Plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur crefell.be. Les meilleurs prix, service compris. Energy. Energy. Energy. Energy. <cute> <cute> <cute> hey, Il est 6h, on n'est pas plus réveillé que vous. Le réveil du roi est en off pendant les vacances. Pour assurer l'intérim, on vous a dégoté deux animateurs Pas cher. Comment ça bon, ouais, ça va Ce sera ah ouais pas terrible, mais il va falloir faire avec Heureusement qu'on a les bons jingles et de la bonne musique Tous les matins, 6h-10h, les touristes sur énergie. C'est nous, c'est les touristes Bienvenue tout le monde, bon réveil, il est 6h, lendemain du jour férié Peut-être que comme moi, vous avez dormi 2h, j'ai la tête dans les fesses Oh là là, mais non. ça va aller. Hein. Mais oui, bien sûr, t'as une chouette tête ce matin. Tu pourtant. trouves que j'ai une chouette tête Mais oui. Vous avez vu, on l'a payé pour aussi faire des trucs gentils. hein C'est bien. Ouais, alors ça va, Héloïse Moi, ça va super bien. J'ai dormi cette nuit. Ouais. <rire> Je sais pas pourquoi tu dis ça. Bon, ça va, c'est cool. Toi, t'as l'air en forme. anne de la Reda qui ouais, est là aussi. Ouais, en méga forme. Ah oui. Et anne de la Reda qui m'a amené un cadeau ce matin. Bon Ouh. anniversaire, mon casquette. Parce que C'est l'anniversaire de Kéline. Et aujourd'hui quand même. Tout à l'heure on se <rire> déclame pas une petite musique de bon à Ah ouais. Oh, moi je le sens bien. Alors Anno elle m'a amené du pinot noir d'Alsace. À un 6 h du matin je le sens bien. Euh, moi je t'ai amené un café. <rire> Chacun son budget. Hein. <rire> on voit qu'effectivement c'est une animatrice pas chère. Ou alors elle est radine. Je oui. sais pas. Ou ses envies aussi bien. <rire> bon, On va voir tout à l'heure. Bon et, et aujourd'hui on offre la trottinette. Oui, deux trottinettes. The trotinette. Alors ça a l'air pourri hein, quand on dit comme ça qu'on vous offre une trottinette mais non. Non, elle est géante, cette trottinette. C'est du super cadeau. 900 euros, la trottinette. Moi, je t'avoue, je sais pas si je les mettrais. Je dis, y vois 900 euros quand même. Bah, si, tu fais des petits, toi, tu fais des grands trajets, donc ça t'intéresse peut-être ouais. pas, mais ceux qui font des petits trajets, franchement, si. C'est ouais, on... hyper chouette En même tu me bois faire Liège-Bruxelles, En trottinette. <rire> l'air un petit peu Avec un bon. drapeau derrière. la ouais, y... <rire> Bon, on vous l'offre tout à l'heure, la trottinette. Elle va partir avant 10h. C'est avec nous, les touristes sur énergie. On va s'écouter 50 cents. Trop bon. Yes. Trop bon, ça va être bien. Inda Club, en plus. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum, tum. Ah J'aime bien Il bon, y, y a Calvin Harris qui arrive tout de suite sur Energy Il est 6h02, bienvenue, bon réveil hey babe, This is what you came for Lightning strikes every time she moves And everybody's watching her But she's looking at you Deepest 29s in the club Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love When you sell like Eminem and the Hubs, They wanna fuck But Homie ain't nothing You change, hold down, G's up I see exhibit in the cut. they nigga roll, up, roll that weed up you watch nigga. how I move, you mistake before I play up here Been hit with a few shells, now I walk with a limb In the hood, in the letter, saying 50, you hot They uh -huh. like me, I want them to love me like they love pop But I live in New York, and niggas to tell you I'm local. When yeah. you're playing is to put the rack Gave me the chunk, oh, I'm full of focus, man My money on my mind Got a mill out the deal and I'm still in the grind Now shorty Whoa. says she feelin' my style She feelin' my flow uh -huh. A girl from what did they buy and they ready to go okay. I'm in the club, bottle full of bub Look, mommy, I got the head sippy And taking drugs, I'm mean, in the habit set I ain't into makin' love, so come Give me a hug, get getting, getting rough You can find me in the club, bottle full of bub Look, mommy, I got the head sippy And taking drugs, I'm mean, in the habit set I ain't into making love in the guinea, my flow my show brought me to go that brought me all my fancy things my crib my cars my clothes my shoes you hate it, nigga, you mad I thought that you be happy, I made it I'm not cat by the bar, toasting to the good life You that faggot-ass nigga trying to pull me back, guy I'm much get the bumpin' in the club the sound I'm with my to bitch, if she you smash, she gone If the roof on fire, let the motherfucker burn After talking about money, homie, I ain't concerned I'ma tell you what pays for me, cause go ahead, switch the style up Niggas hate to let her make them out the money pile up Or we can go upside the head with a bottle of boo You, know we be. you. Can find me in the club, bottle full of bulbs. Look, my I got the eggs in the taking drugs. I mean, I have a sex, I ain't in the making love, so come give me a hug. Get in the getting, getting drugs. You can find me in the club, bottle full of bulbs. Look, my I got the eggs in the taking drugs. I mean, I have a sex, I ain't in the making love, so come give me a hug. Get in the getting, getting drugs. <laughs> don't try to act like you don't know what we be even. All the time nigga some problem pop up nigga G unit Bon Réveil, c'est les touristes, musique de l'été On est bien mais Louise ce matin hein. Ah ça sent pas comme musique Ouais, tout à l'heure on va vous offrir des places pour le parc Astérix Oui On aura aussi quoi Un Radio Réveil Un super Radio Réveil Big ouais. Ben Radio Réveil Big Ben, on va jouer tout à l'heure au jeu des touristes avec vous Jeu des touristes musique ce matin, je vous dis pas plus, voilà Chut on va, faire, secret, on, on va faire des jeux avec des musiques, c'est cool <rire> Il y aura aussi la trottinette, on vous en a parlé Et puis euh, aujourd'hui, il y a de l'anniversaire, il n'y a pas que le mien Non, il y a aussi de Selena Gomez qui a 24 imagine, ans aujourd'hui Imagine Quoi L'anniversaire de Selena Gomez le même jour que le mien C'est un... vrai que c'est hyper sympa Hi Selena, <rire> if you listen energy today, uh, I wait for you Ok, tu Ça, attends. Y... ça va C'est <rire> ça. Ça, <rire> y pas Gomez, Elle pourrait me dire Oh c'est j'y J'arrive, Selena Qu'est-ce que tu J'arrive, c'est la Gomez, j'avoue, en plus je suis mortellement amoureux, en plus moi 30 ans, elle 24, ça va, c'est pas encore trop... Oui, et tu aussi inviter Mireille Mathieu, qui ouais, mais... a 70 ans aujourd'hui <rire> Je sais pas quoi dire, euh, non, enfin, elle peut venir, boire un café, tu vois, mais pas plus, enfin, il y, y a des trucs plus importants que ça. La news à ne pas louper sur Énergie. Je voulais vous parler de cette étude euh, ce matin, alors, étude qui dit que prendre une cuite ensemble, c'est bon pour le couple ah oh mais oui bien sûr <rire> Donc, voyez, si vous êtes amoureux <rire> euh, on vous conseille ça enfin bah, pas vraiment mais euh, bah, boire de l'alcool serait positif pour le couple en tout cas et c'est un truc très sérieux ça vient de là. attention Journals of Gerontology B Psychology Science mais j'ai une question c'est boire une fois un coup de temps en temps et voilà hein Ou tout le temps. Non, on va boire un coup de temps en temps. Parce que ouais, tu bois, tout hein, le si... temps, ok, on est d'accord. Si est tu bois un coup tout le <rire> temps et que tu rentres torché chez toi tous les jours, c'est très mauvais pour le couple. Mais, bah, ça ne marche pour personne. <rire> si tu vomis par terre, ta femme n'est pas contente. Hein. Ça ne marche jamais. Alors, les chercheurs ont quand même observé 300 couples. Non, 3000. Je crois que c'est 300 en fait. Ouais, c'est que j'ai juste mal écrit. <rire> Alors, pour ceux qui sont ensemble depuis plus de 50 ans, les mariages les plus solides donc, se sont faits avec un petit coup de temps en temps. Ah oui Ouais, un petit coup. Alors un petit coup d'alcool, pas qu'un petit coup de... Enfin, Mais bon vrai de vrai en général, les femmes boivent. Quand même, peut-être un petit peu moins. Enfin, pour... ouais, je mais parle pour moi peut-être. Eh attends, attends, parce que justement, l'étude dit aussi, les femmes qui boivent plus que leur mari sont davantage insatisfaites dans leur couple. Ah, tu vois. Donc là, vous comprenez pourquoi on boit plein de bières devant la télé. Et que nous, temps en temps, on s'offre un petit verre. Ouais, c'est <rire> pour ça, c'est pour... pour que vous soyez plus heureuse. Donc euh, voilà, faites gaffe quand même avec ces études, parce que ça me fait un peu marrer. C'est un peu du conseiller. Ne buvez pas de l'alcool chez vous tous les jours. Euh, soyez prudent sur la route. Ne prenez pas des mines en permanence et te retorcher tout le temps. Euh, c'est pas... pas bon. Voilà, buvez, buvez avec modération.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 un rocher se laisser aller à pas de géant le coeur éléphant on prendra notre temps pour découvrir la vie aimer les gens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 i Nuwo tej, pitbull, pitbull, i no, todo el mundo, sensato del patio, i Marie García, queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen bikini. Dijo, que si, sí. ¿cómo así? entonces, que tu haces por aquí? Tu me lo paraste, el taxi siéntate aquí. Si, que nagle da kij, si, que nagle You look like a freaky. dame cerebro y pinky. Tu dedo mi nikki, que pone kinky. You put it in places that I would never think it try it. Ella hace todo, de todo, de, todo, de todo. voyage Infos et conditions sur ing.be Elle est là en pleine forme pour ces infos. <rire> Voici le flash d'Anne Laurence devant. Il est 6h30. <rire> Salut Anne-Lo Salut Kevin, bonjour à tous. 60 000 personnes ont participé aux festivités du 21 juillet hier malgré le niveau 3 de la menace. Le mot d'ordre était de s'amuser pour fêter dignement la Belgique en ce jour de fête nationale. À titre de comparaison, ils étaient 350 000 l'année dernière. La Croix-Rouge est venue en aide à une centaine de personnes lors de ces festivités. Neuf d'entre elles ont dû être transportées à l'hôpital. La foire de Libramont ouvre ses portes ce vendredi dès 9h, un champ de foire de 30 hectares qui s'offre au public. Les producteurs laitiers sont appelés à venir en tracteur au premier jour de cette foire. Ils protestent toujours contre les conditions qui leur sont imposées. En France, une semaine après l'attentat de Nice, le procureur François Molins a fait le point hier sur l'enquête concernant l'auteur de l'attentat et ses cinq complices présumés déférés devant la justice. Selon le magistrat, l'auteur de l'attaque... Mohamed Lawayesh-Boulel semble avoir envisagé et mûri son projet criminel plusieurs mois avant son passage à l'acte. Et puis un groupe soupçonné de planifier des attaques pendant les JO a été arrêté au Brésil. Au total, dix membres d'un groupe de jeunes ont été arrêtés. Les suspects sont tous brésiliens et l'un d'entre eux est mineur. Certains avaient prêté allégeance à l'organisation État islamique. Enfants sport, cyclisme, c'est la 19 e étape du Tour de France ce vendredi. Les coureurs L'Iron, Albertville à Saint-Gervais-Mont-Blanc sur une distance de 146 km. On va y aller comment vers ce week-end côté météo Eh bien le temps restera le plus souvent sec aujourd'hui avec des champs nuageux et des éclaircies, le soleil sera plus présent sur l'ouest du pays le mercure affichera de 22 à 26 degrés Merci à entre à 7h pour le rappel des titres L'impression D'une vie dans le noir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 bon réveil. On va s'écouter Justin Timberlake pour la suite sur Energy. Et euh, ce matin, on va parler de ces musiques qui nous manquent trop. Oh j'adore ce sujet. Alors quand je dis les musiques qui nous manquent trop, c'est les musiques qu'on écoutait dans les années euh, 90. 80 ouais. aussi pourquoi pas. 80 aussi. Quand on est dans les plus vieux, <rire> mais moi je peux je peux presque y aller. Et même début 2000. Alors j'ai des super bons exemples. Si je te si je te fais passer ça. One Ouais, ça met à 6h35, je vous promets que c'est la fête. Hein. Mais ça fait référence surtout, tu vois, Énergie Energy Music Awards. Eh ouais, c'est la chanson. Euh, qui, Energy Music Awards. Ah oh, c'était génial. Avec Nico Saliega One more time. Ah, énorme. Le, le ah, Daft Punk, incroyable. tu pourrais l'écouter mille fois. Alors, on va en parler tout à l'heure de tous ces, ces hits, toutes ces musiques qui, qui nous rappellent euh, que c'était mieux avant. Ça... Ouais non mais aujourd'hui tu verras dans 10 ans on en reparlera et ouais, on, on pensera ce candy ouais c'est possible euh, en tout cas <rire> euh, si vous avez des musiques aussi où vous disiez voilà c'était mieux avant j'adore bah allez-y 38 par SMS euh, et euh, là Héloïse on va jouer au summer jeu non pas le summer jeu voilà je vais trop vite suis là en avant <rire> on va y pas jouer, a, jouer au summer Kevin, jeu euh, c'est bon là il va avoir terminé là <rire> je suis pressé non, le, on va jouer au jeu des touristes voilà dans euh, 10 petites minutes pour vous faire gagner le radio réveil Big Ben ouais et un super réveil d'ailleurs parce que il est je l'ai devant moi là ouais. il est carré il est un... non il est plutôt rectangulaire mais ah, il a l'air vraiment sympa Ah, tu feras jamais du téléshopping. Si Pourquoi tu les vends Comme ça, bah si tu les vends comme ça, personne va les acheter. Mais, euh, y un Regarde, il non, mais y a un bouton snooze. Regarde, il est sympa. Non, mais il ce qu'il y a un bouton on snooze. Il y a un bouton. snooze On peut lui taper sur la tranche quand il est pour content sûr, le matin, hein. ça. Va. Bien sûr, ah, bien, bien sûr. Bon bah si vous voulez ce magnifique radio réveil, il y a un code CV à envoyer. Eh bien on envoie énergie au 78. Et ça coûte combien Et ça coûte 1 euro. Voilà, 1 euro le message. <rire> Allez, énergie 78, on vous le fil sur Radio avec Big Ben avec les touristes sur énergie A vous de jouer et puis donc, comme promis, on va en parler. Euh, les musiques qui nous manquent, les musiques qui étaient mieux avant. Ça c'est tout à l'heure sur énergie. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes sur énergie. Des le Vos ou Elements, encore une fois...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 Alors, je vous recommande chaudement notre bon poulet, un petit. Ah oh ouais, monsieur Marc, et vous pouvez même le recommander très chaudement. 200 degrés, je dirais. Mais pourquoi Bah, parce que c'est un poulet à rôtir. Ah oui Ah oui Ah oui ah, ah, très ah, bien. Ah, Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre bon poulet à rôtir est à seulement 2,29€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. I won't lie to you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 So don't stop David Guetta, Zara Larson, c'est la suite de hit sur Energy. Il est 6h47, bienvenue Bon réveil, vous venez peut-être d'ouvrir les yeux Bah c'est bien, vous le faites avec nous, c'est ce qu'on veut Et surtout c'est vendredi, donc demain c'est le week-end Voilà, Et plus vous serez à vous réveiller avec nous Mieux on sera payé, puisque plus on aura de Ça c'est vrai Donc restez là demain, restez là après-demain Et le reste de la semaine Allez avec nous ce matin, notre première auditrice du jour s'appelle Laura Salut Laura Coucou Salut Bon Laura, ça va Ah ouais, vous. Oh, elle s'est réveillée Laura <rire> Elle a la typique petite voix de hier, c'était le 21 juillet. Hier, tu aurait dû aller dormir un peu plus tôt. Bon. Ah oui, même <rire> pas, pas. Non, même pas. Bon, Laura, tu, tu vas bosser là Euh, oui, oui, oui. Non, ah d'accord. Je me disais aussi, 6h47, c'est décourageux. Laura, on va jouer <rire> au jeu des touristes ensemble ce matin. Euh, tu joues ouais. pour gagner le Radio Réveil Big Ben. Donc pour la suite, te réveiller, ça devrait aller. Et euh, ouais, on va faire du blind test. Je vais te faire écouter 3 hits énergie Le but, c'est que tu en reconnaisse au moins deux sur les trois. Si tu en reconnais 2, bah tout simplement, c'est gagné. Ok, Laura Ok, parfait Bon, écoute bien, le premier extrait Et puis on va dire que... Oh, Louise peut t'aider un petit peu si elle a envie Ok, ça va. <rire> Puisque je sais ouais. qu'Héloïse aime bien faire ça Oui, j'adore aider les honnêteurs Bon, <rire> premier extrait pour aujourd'hui, écoute bien Alors Laura, tu penses à quoi Bah, je connais la musique, mais je, je connais pas du tout qui Non, mais oh, pas les prénoms non plus, hein. tu peux l'aider, mais tu lui dis pas la réponse. Hein. Ah, c'est uh, un ancien membre d'un groupe américain, il, il sort avec Jessica Biel. Je ouais hey voilà, Première bonne réponse. Genre, <rire> on n'a pas aidé du tout. Bon, une deuxième. Numéro 1 du 8 énergie, quand même. mais je connais aussi, mais. Euh, ah, tu remets euh, pas euh, la euh, main. Euh... Il a participé non, à The de Voice en France. Aïe aïe aïe Bon, c'est pas grave. T'as une bonne réponse. Il te reste euh, un hit qu'on va te faire écouter. C'est deux beaux gosses. Écoute bien. Si tu me chopes celui-là, de toute façon, c'est gagné. Alors, Laura, dis-moi que tu l'as, la bonne On a entendu A. Les frérots de la Vega. Les frérots de la Vega, c'est gagné Ouais. Ouais Ouais <rire> filme-moi un café s'il vous plaît. Super, ça va avoir un réveil qui va encore me plus belle. fort me de réveiller demain. Laura, on t'offre le réveil. Juste ce qui est dommage c'est que le réveil ne met pas le café sur ta table de nuit, parce que je crois que là ça pourrait l'aider. <rire> bon mais Laura, ça y est, c'est gagné le radio réveil Big Ben. Oh, ben super. On l'envoie chez merci toi, beaucoup. tu vas te réveiller tous les matins grâce à l'énergie. Ouais, je rentrerai en à vous comme ça. <rire> ça marche. Bon je te fais de gros bisous Laura, tu reviens gros sur la bisous, gros bisous hein, Merci beaucoup. Ciao, ciao. Tous les matins. Pendant les vacances, les touristes s'installent sur énergie. Voici votre horoscope de ce 22 juillet Et on commence avec les béliers Une belle complicité s'installe avec votre partenaire Taureau, soyez plus rigoureux aujourd'hui Dans la plupart de vos activités Les gémeaux, vous n'êtes pas prêts à faire des efforts Pour stabiliser votre situation financière Les cancers, ne laissez pas le doute s'installer Soyez plus francs aujourd'hui Les lions rapports avec vos collègues sont excellents Les vierges essayent de vous organiser Pour ne pas perdre du temps précieux, les balances vous êtes amenés à faire un choix difficile concernant votre vie affective les scorpions vous assumez vos actes avec franchise, les sagittaires Oh Héloïse C'était dégueulasse Pas pendant l'horoscope quoi Mais Surtout après les scorpions merci <rire> Les sagittaires ne prenez pas à la légère les menaces de vos supérieurs les, capi... les capricornes, voilà tu me, dé... tu me déstabilises maintenant. c'est pas moi Des soucis personnels vous traquent et vous pollue Non oh, c'est dégueulasse, pardon Allez quoi, 6h57 <rire> franchement Non c'est dégueu Les berceaux, reprenez-vous avant que vos supérieurs vous voient flâner aujourd'hui. Et puis pour les poissons, votre ciel amoureux est sans nuage et vous nagez en plein bonheur. Qu'est-ce euh, qu'il y a La prochaine fois, j'écoute les sons avant de les mettre. C'était <rire> dégueulasse. On est désolés si vous êtes en train de déjeuner. C'est pas ma faute. Les Touristes sur Énergie. sur des centaines d'articles en électro et multimédia, profitez-en aussi sur Crefle.be Crefle. Les meilleurs prix, services bon prix. C'est les touristes sur Énergie, bienvenue tout le monde Il est 7h Vous avez vu comme nous on est motivés le matin direct hein, <rire> Nous déballades À cette heure, voici le rappel des titres de l'actu d'aujourd'hui avec Anne-Laurence de Hance. Salut à Bonjour Kevin, bonjour à tous. 60 000 personnes ont participé aux festivités du 21 juillet hier, malgré le niveau 3 de la menace. Le mot d'ordre était de s'amuser pour fêter dignement la Belgique. La foire de Libramont ouvre ses portes ce vendredi dès 9h. Un champ de foire de 30 hectares s'offre au public. À l'étranger, plus de 1000 migrants ont été secourus hier en mer Méditerranée et 17 corps ont été retrouvés dans le détroit de Sicile. En sport, cyclisme, c'est la 19 e étape du Tour de France aujourd'hui. Les coureurs relieront Albertville à saint gervais mont blanc Sur une distance de 146 km Et pour la météo Un mix de nuages, d'éclaircies et d'une possible averse localement C'est ce qui nous attend aujourd'hui Jusqu'à 26 degrés pour le maxima On ne sait pas ce qu'on doit faire quoi Short, parapluie, c'est ça Pff, Non, je bon. dirais short quoi Short, ouais d'accord locale, c'est... Ça va C'est pas la drache nationale quoi La drache, <rire> ça D'accord, c'est cool Bonjour à tous, Bonjour. ici votre Salut. commandant de bord, Richard Darbois ah. Veuillez regagner vos places et attacher vos ceintures Nous allons traverser une zone de perturbation Et gaffez-le, là avion je je dis. Tiens-moi la main hein. En cas d'urgence, veuillez faire appel à Kevin et Héloïse Qui ne pourront sans doute rien pour vous Ah bah non Donc en euh, de problème J'ai envie de pourrir le jingle, aujourd'hui bon. 6h-10h Les touristes sur Énergie. On est là jusqu'à 10h, c'est les touristes. <rire> Bienvenue tout le monde et bon réveil. T'es fou ce matin, toi. Hein Je suis fou, fou. <rire> Je suis faux, faux. T'as 30 ans, C'est pour ça que. Ouais, c'est ça. Voilà. Je fête mon anniversaire aujourd'hui. J'ai tous les droits. Je fais ce que je veux. Je vais me mettre tout le nu, je crois. Je vais me mettre tout le nu. <rire> ouh, bon. sexy. Ouais, c'est ça. Non, c'est au mieux pas. Allez, bienvenue tout le monde. On est super content d'être avec vous ce matin. 7 h 30 Tout à l'heure, on va vous offrir des places pour le Parc Astérix avec le Summer jeu, Joue avec nous. Et puis, ce matin, on avait envie de parler avec vous. On vous l'a dit tout à l'heure. Des musiques qui nous manquent. Toutes ces musiques qui ont bercé notre jeunesse. Euh, et, euh, et, et puis, même pas forcément que la jeunesse qui vous rappelle des souvenirs et tout. Moi, mon exemple, je passé tout à l'heure, C'est ça. Incroyable! Énorme kiff les Daft Punk. Ouais. Bon, on les connaît toujours aujourd'hui. Alors, j'en ai plein d'autres. J'en ai un qui me rappelle ma première soirée, lui. Ça, c'est ma première soirée en boîte. Enfin, en boîte j'exagère C'était tu, tu genre... le, le bal de mon village Tu dansais comment là-dessus Je, je t'en sais pas C'était les <rire> premières fois que tu sortes Tu même pas danser C'était le bal de, de mon école L'ILC a oufé Si vous allez aussi à l'école à l'ILC Je sais c'est pour rire C'est tout, tout moche Mais bon voilà Et Alors qu'est-ce que j'ai d'autre Attends, énorme, énorme non. Ça c'est un de mes préférés get down, get down. C'est des de filles C'est des Backstreet Boys, ouais mais ça c'est... T'aimes bien les euh... trucs de filles, ah oui, c'est pas ça la va. première fois. <rire> Je commence à te cerner maintenant. <rire> oh, ok qu'est-ce que j'ai d'autre là encore en magasin Et, Ah ouais bah, oui, bah, tu me dis que j'aime bien les trucs de filles, la preuve Yo yeah, Oui Que, que j'ai dansé, dansé là-dessus C'est <rire> toi, je fais la musique <rire> <rire> Non mais ça vraiment Énorme souvenir, voilà toutes, toutes ces musiques qui nous manquent Et j'en ai une, je suis sûr, si vous êtes en voiture Celle-là, elle va vous faire plaisir Elle va vous faire penser à plein de soirées Oh, elle est y bien Louise attaque, évidemment. Alors, Incroyable. Si, si vous là vous êtes en train d'écouter, si vous dites ouais moi aussi j'ai une musique que j'adore, qui me fait penser à plein de souvenirs, c'était la musique de ma jeunesse, ça c'était mieux avant. Bah justement, on en parle c'était mieux avant la musique. Vous allez nous dire justement quelle est cette musique. 30 18 3018, c'est le numéro SMS, envoyez-les, on veut tout savoir et puis Héloïse, t'es sur Facebook. Oui j'ai posté justement un post Facebook maintenant et j'attends vos réponses. à vous de jouer les amis, on en reparle d'ici quelques minutes sur Energy. Ah j'appuie sur le bouton Et rien ne fonctionne Qu'est-ce qui se passe Il se passe mais ça lui en fait, Il s'installe Non mais je sais pas pourquoi C'est pas passé mais enfin, écoute, voilà. euh, On aime bien nous Moi j'adore <rire> Écoutez Boosty sur NRJ Bougez pas C'est n'importe quoi On od tego, co się dzieje, sera plus jamais seul on sera plus jamais seul on się dzieje, to co się dzieje, to co się dzieje, to co się dzieje, to co się dzieje, to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 Watch these people look so happy all around My friends are gone I'm all alone on and on and on and on Peter don't like all the commercial Je me balade dans la rue de ma ville Je tape dans les canet de ça me fait baler tout le monde espeed Je me sens tellement inutile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 tu nie seras plus on ne sera plus jamais seul ouais je ne plus tu nie seras plus jamais seul même si nos vies sont casque et je ne serai plus jamais seul tu seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul ouais et je ne serai plus jamais seul tu seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul même si nos casque Un instant, écoute de ross de Energy, les 7h08. C'est les touristes, on est avec vous jusqu'à 10h. Ce matin, elle va partir avant 10h. La trottinette Elle est super belle en plus Ouais on rappelle c'est pas une trottinette toute pourrie, euh, pensez pas à la trottinette quand on avait 12 ans. J'aimerais quand même la voir, on l'a pas encore vue on, hein. On m'a promis qu'on le faisait mais. mais bah, en fait c'est surtout qu'on nous a promis qu'on allait la tester depuis lundi, on l'a toujours pas fait, donc c'est sûr on va le faire avant 10h. Je vais aller trifouiller dans les couloirs de, dans les bureaux voir si elle est pas là-bas. Bon c'est-à-dire que si on ne l'apporte pas, on va aller taper en scandale, <rire> tout simplement. <rire> Et oh la trottinette bon, c'est à vous qu'on l'offre. Alors quand je dis que c'est une trottinette de dingue, c'est une trottinette pour adultes, c'est une trottinette sur laquelle on peut s'asseoir ou rester debout, il y a une, un siège, elle est électrique, elle va À 32 km/h, km oui. et tu peux on... faire jusqu'à 28 km. ah donc c'est plus qu'une trottinette, c'est un peu entre le vélo et la trottinette, et euh, ça vous aide à vous déplacer par exemple entre les transports en commun et euh, plein d'autres choses. Oui, c'est génial en plus parce que t'as pas besoin de marcher, en plus c'est écologique, donc ouais, euh, voilà. Euh, voilà, ça combine plein de trucs super ouais, chouette Soyons mais... écologiques, sauvons la nature <rire> et, euh, sauvons la planète avec la trottinette, voilà, c'est euh, notre devise <rire> tous les matins. Alors si on veut gagner la trottinette, et bien c'est simple, vous envoyez énergie au 78. Voilà, 1 euro le message, énergie 78.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 Ça, c'est un grillon mâle qui cherche une femelle Juste, Juste. Et ça? Ah, mais ça, c'est une grillade qui cherche sa bernesse. Et tu sais ce qu'elle dit, la grillante? Oui, grillon! Oui! <rire> la bernesse qui donne du goût grillante. La voilà! De vos lemens À table! Anarchie!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 On va s'écouter Amir sur Énergie marée, mmh, mmh. Dada. Tous les mains en Et oui ce matin Un, On deux. vous parle de ces chansons qui nous manquent Les chansons qui étaient mieux avant On a plein d'exemples pour vous On est en train de s'en faire plein euh, Aurentaine euh, avec Héloïse Moi, moi j'en ai plein Mais moi aussi Et t'as pas donné le mien d'ailleurs J'ai pas en donné le Attends je vais aller le rechercher Parce que je l'ai pas là Ok euh, on fera tantôt alors Moi je me rappelle de ça One more and more. Ça c'était Gala Oui, là on est dans les années 90 Je sais même pas l'année, c'est de quoi, 93, un truc comme ça Alors là tu... On va aller chercher Parce que moi je me rappelle que je dansais dessus j'avais quand même au moins 5 ans Ah d'accord, ça devait être cool Bon allez avec nous ce matin, elle s'appelle Virginie Salut Virginie Salut les touristes Coucou Comment ça va Ça va super, dites Gala, je pense quand même que c'est plutôt 98-99 Ah 98 On est d'accord Virginie Attends, on va aller vérifier avec notre ami Google Oui Google envie. Google est mon ami oui, Parce que moi je me rappelle Je devais quand même Maintenant je... Ouais 7-8 ans à mon avis Bon non non T'as raison Ah, ah voilà. Putain l'animateur radio Qui se fait en Virginie peur, y était <rire> Ça va j'ai pas de culture C'est bon Faites leur remarquer à mais tout merci, le monde aussi Moi, quand même C'est une, une super chanson Ah aussi, ouais, ouais j'adore Donc toi tu t'avais quel âge Quand tu dansais sur gala Eh ben j'étais en balle de réto quasi Donc euh, ah, oui, on Ah d'accord. Se... 17, non. 18, euh, 19 ans Ouais t'es super vieille ouais, bon 5 ans c'est pas gentil ça Et t'as 30 ans aujourd'hui je te ouais, signale C'est bon ouais, ça va. Il ça a va. du mal Virginie ce matin avec ses 30 ans Je n'accepte pas, je refuse J'ai euh, 29 ans et 12 mois c'est tout Bon et euh, Virginie toi aussi t'avais euh, un, un hit Qui te rappelle des souvenirs et euh, Où tu trouves que c'était mieux avant Mais alors il faut pas me demander comment le chanteur s'appelle Parce que c'est vraiment trop dur à dire ouais. C'est Somewhere Over the Rainbow Et c'était Israël, euh, je sais pas trop comment C'est un haïtien euh, tu sais qui sentait que... un petit ukulélé Même dans l'ordinateur, ils ont juste marqué IZ <rire> Voilà, je, marquais, je vous mets au défi de dire son nom de toute façon C'est Somewhere Over the Rainbow ouais. oh, C'est trop beau Ça c'est un peu, t'as envie de te mettre chez toi de te servir un petit verre, tu t'allonges Ou oh, dans la piscine. Ouais, ou dans la piscine. Ou même sur la route. Tu vois quand tu vois dans un, un, route un route moment paisible comme ça. C'est un peu de zénitude. Oui. Maintenant pour les pour les sept mieux avant c'est quand même une reprise. Hein. La version d'avant je l'aime pas trop quand même. C'était euh, Judy Garland. Ah euh, d'accord. Putain on n'a pas chance. <rire> <rire> <rire> ouais, ça n'agit pas dans l'ordinateur. Non non. Plus compliqué. Euh, bon, je pense que tu l'auras quand même. C'est 1939 Ah d'accord. Bon écoute euh, ouais, gardien, je, je, je, vais ça, je vais aller chercher ça, je vais aller chercher ça, je dois peut-être <rire> trouver. Hey, j'en ai un autre, moi plus euh, plus genre euh, club, hein. Moi j'aime bien les trucs club et tout, j'ai ça aussi. I can't get oh no faceless Oh oui. I can't get no slip qui euh, en français hein veut dire euh, je ne sais plus mettre mon slip. C'est prête On les langues, Kevin, bravo tu veux pas des cours d'anglais Virginie <rire> J'en je si je ai pas besoin, ça ira ah, c'est. D'accord Bon Virginie, merci d'être passé avec nous ce matin, c'est super ah ben, sympa. Avec plaisir, bonne journée, en et des très, gros bon, très bon week-end déjà pour tous Ouais. Pour tout et tu fais quoi ce week-end Virginie ah ben, Je suis sur la route des vacances. Oh la chance oh, Tu vas où oh, En curieuse. Espagne, oh. du soleil. Tu vas à la del sol, avec tous les verges À peu près, oui. Ouais, <rire> bon bye Virginie, on se retrouve bientôt chez les touristes, bye Bonne journée Salut. Salut. Salut. Bon, et, euh, Vous aussi c'est sûr Il y a des euh, musiques qui vous rappellent des souvenirs Des musiques où vous dites c'était mieux avant Qui vous font taper des bons délires Bah dites nous tout 30 18 308 par SMS Et ça y est il y a un post sur le Facebook Oui j'attends toutes vos réponses hein, Parce que euh, pour l'instant ça bouge pas beaucoup hein, mais... Non c'est vrai Ben écoute, ça va aller se les, les gens vont se réveiller. réveiller. On est le lendemain de fête nationale, oui, c'est en <rire> Il faut se réveiller aussi. Voilà, on vous attend. 30183018 18 les 8 SMS c'est le Facebook Énergie Belgique. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes s'installent sur Énergie.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 Si elle peut les faire pipi. Donc oui, tu peux. Arrête de dire ça, tu <rire> le bras, tu peux aller faire pipi. C'est comme un gosse, quoi. <rire> Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions sur ing.be. Bon, 17h30, voici le flash info d'aujourd'hui avec Anne-Laurence Ron. Salut anne l'eau Bonjour à tous. Environ 25 000 personnes ont assisté au feu d'artifice hier soir depuis la place des Palais à Bruxelles seul le roi Philippe, la reine Mathilde et leur fille aînée, la princesse Elisabeth étaient présents. le feu d'artifice a mis à l'honneur les couleurs de Bruxelles en commençant par lancer des fusées rouges et vertes et puis en fin de feu d'artifice eh la Croix-Rouge de Belgique a émis le bilan non définitif de 147 personnes soignées dans les postes de soins et de 10 évacuations vers des hôpitaux, aucune intervention n'a été grave coup d'envoi de la foire de Libramont ce vendredi plus de 200 000 visiteurs sont attendus, en ce premier joueurs de foire, les producteurs laitiers comptent manifester. Ils rejoindront librement en tracteur. Il faudra donc s'attendre à des bouchons. En France, cinq suspects en contact avant... avec le tueur avant l'attentat de Nice ont été mis en examen hier soir par des juges antiterroristes et placés en détention provisoire. Trois des cinq suspects ont été écroués pour complicité d'assassinat. Ils sont soupçonnés d'avoir apporté une aide logistique à Mohamed Lawaiez-Boulel avant l'attentat de Nice. Le président français a rencontré hier la première ministre britannique Theresa May. François Hollande s'est dit prêt afin de préparer la négociation de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne tout en réaffirmant que le plus tôt sera le mieux. Un mot de sport et de cyclisme pour terminer. Le Tour de France entame sa 19e étape aujourd'hui. Les coureurs relieront Albertville à Saint-Gervais-Mont-Blanc sur une distance de 146 km. Non j'adore ces sons ça. parce que C'est exactement ça Vous Voyez on a, on a du budget sur l'énergie, ça <rire> déconne plus quoi. On, a, on a des sons et tout, quoi, c'est génial ça fait fort là hey, tu crois ouais, Et pour la météo aujourd'hui Anne-Laurence, ça s'annonce comment euh, Bah écoute, aujourd'hui le temps sera Souvent nuageux avec parfois des averses Et un risque d'orage sur la moitié du pays Dans l'Ouest, le temps restera sec avec des éclaircies Les maxima seront compris Entre 22 et 26 degrés Puis ce week-end, le temps alternera Entre nuages, éclaircies et quelques averses Le mercure avoisinera 25 degrés Prochain point sur l'info, c'est à 8h avec le rappel des titres.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 Call me anytime. That you can see the lightning. Don't you feel alone? You can always find. The lightning never feel alone can always find me We've got a wild love region Ah j'adore, on est à la cool ce matin, on se réveille tranquillou, 7h36, c'est les touristes sur Énergie, on est super content de se réveiller avec vous ce matin. Euh, moi je suis super contente d'être là et en plus je suis en forme ce matin, ouais, ça va, ouais, ça, ça va si motivé, <rire> c'est cool et merci d'avoir choisi Énergie ce matin, on est avec vous euh, 6h-10h tous les jours, tout l'été jusqu'au retour du Réveil du Roi à la rentrée et on joue avec vous pour vous faire gagner plein de cadeaux ce matin. Qu'est-ce qu'on va euh, gagner dans le summer jeu Des places pour Astérix. 4 places, si c'est pas beau. Le parc Astérix, quoi. Bah oui, le parc Astérix. Ouais, d'accord. Je sais pas, hein, ça peut être le film Astérix. Ou... Ça, c'est vrai, non, mais okay. c'est moins rigolo, non Le parc Astérix, d'accord. <rire> pour aller au parc Astérix euh, entre amis ou en famille, on va jouer au summer jeu. Le summer jeu avec notre piscine énergie, elle est là. Les transats sont là, le soleil est là, tant mieux, on est prêt, on plonge. Et on se la joue relax toujours. Ah, ça fait du bien, quand même. Eh, euh, moi, attends, euh... j'ai envie de rien foutre. Ah. Ah. Passe-moi le matelas gonflable là-bas. Attends, non, je te l'envoie, Je te l'envoie, attends, et je le cherche. <rire> Trucs aussi, Moi j'ai envie de rien faire ce matin. T'as envie de rien faire oh, J'ai envie de rien faire. Bon, ouais, on va bah, jouer au que... Summer Jeu. Donc euh, le Summer Jeu, je vous réexplique parce que je n'explique rien là. <rire> on, a, on a notre piscine, on a des transettes autour de la piscine. On est installé tranquille au pool bar ce matin. Et il y a une star, une star énergie qui est en train de squatter sur le Oulala C'est une bimbo, hein. <rire> je suis tout excité. Euh, la star énergie qui est avec nous ce matin, on vous dit pas qui c'est. Parce que justement, le but du jeu, si vous voulez gagner les places pour le parc Astérix, c'est de trouver la star énergie avec les trois Indice. Oui alors premier indice, elle est sortie avec Justine Bieber. Ouais d'accord. Bon elle, indice. Elle, elle aurait jamais dû. Pourquoi Parce que j'étais là. Ah J'étais là, j'attendais Mais tu préfères les blondes, toi, non euh, Ouais, mais pour elle, pour enfin, voilà. <rire> je peux faire une exception Deuxième indice, sa carrière a explosé avec ce titre mais, oh, attends, j'étais censé avoir oh, préparé y a... un extrait sans... Mais en fait, tu je fous rien le matin Attends, ah, je crois qu'il est quelque part, mais je ne ah, sais il cherche. Euh, Ah oui, voilà, oh, il est oh, là, avec ce titre On va le refaire, enfin, vas-y, recommence ta phrase Donc, Deuxième indice, sa carrière a explosé avec ce titre-là Voilà, ouais, c'est mieux on y arrive On est d'accord que ce matin je ne fous rien. Ah oui, mais écoute, t'es envers ce matin, mais c'est ton anniversaire donc on te pardonne tout. Je peux tout faire C'est génial Et troisième indice, elle a fait le buzz avec un film super hot, Spring Breakers. Oh là là Ah elle allé... était sexy dans ce film. Je vais aller voir les photos sur Google Images. Ouais. Filtre de recherche les photos en très très grande taille. Ouais. Et il y avait Vanessa Jens aussi qui joue dans ce film. Ah c'était Pourquoi j'étais pas dans ce film Pourquoi j'étais pas dans ce film Bon voilà vous avez peut-être reconnu la star qui est avec nous à la piscine énergie sur un transat. Et pourquoi j'ai eu toute l'excitation Je moi-même. Si vous l'avez reconnu vous allez partir direction le parc Astérix. Alors s'il l'avait reconnu une chose à faire. une chose à faire vous envoyez Astérix au 78. Voilà c'est un savez qui coûte un euro Astérix 78. On vous rappelle dans 5 minutes et on joue avec vous. Tous les matins.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 Music only. sur Énergie, il est 7h47, elle est avec nous, c'est Émilie, salut Émilie Salut Coucou En oui forme oui Et toi, l'énergie, hein Qu'est-ce qu'il y a, non. <rire> qu qu y a non mais j'adore parce que le téléphone est déforme, on dirait elle est dans l'espace, je sais pas. <rire> Ça va Émilie, tu vas bien ce matin Oh, Bon, Émilie, on va jouer ensemble euh, au Summer Jeu, donc euh, bah, on a mis nos petits maillots, on est y là, Et lui, il est toute bronzée, elle a mis son bikini, moi j'ai mis mon petit maillot string aujourd'hui. Ouais, oh là là, on va voir les fesses <rire> Bon, Émilie, <rire> tu plonges avec nous dans la piscine d'Énergie. Je compte jusqu'à 3, d'accord Ok 1, 2, 3 Ah, Émilie, quoi, elle saute dans la piscine, c'est pas déconner hein. Ah non, là, c'était vachement... Fou. On y va, bon, d'accord bon, Ça va, Émilie, t'es bien installée avec nous au poule bar Oui, super Tu veux que je te serve un petit cocktail Oh, pourquoi pas Allez, tu t'aimes bien quoi comme cocktail Un <rire> oh, petit mojito D'accord, okay. Kevin qui s'improvise barmaid. D'accord, attends, je, bar mets je mets les glaçons. Hein. Voilà. Oh. Ah, J'en mets beaucoup. Encore un. Encore. Voilà, ça y a ce qu'il faut. Voilà, Émilie. Ça, tu as ton petit cocktail. On va pouvoir passer au sommet. jeu. Quand même, tu peux gagner des places pour le parc Astérix ce matin sur Énergie. On va te parler de cette star Énergie qui est avec nous. Oui. Qui est installée. Un... Super belle et ah, super, ouais. brune ah, ouais, super brune aussi. super brune. J'adore. Mais Émilie, euh, euh, après, euh, je vais aller un petit peu m'installer sur les Transat quand on aura joué. Donc, on va faire ça vite. Euh, <rire> voici les trois indices pour euh, découvrir la star Énergie qui est avec nous ce matin. Alors, elle est sortie avec Justin Bieber. Sa carrière a explosé avec ce titre-là. J'espère que Kevin ouais. est là. Cette fois je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai plus. Ah Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais là c'est pas de ma faute, je te promets. Ah, bah j'ai mis des bruits des glaçons à la place. C'est de ma faute. Bon. bon Vas-y, chante. Euh, Vas-y, chante. Now. Attends, attends, je, je, je crois que je peux le trouver. Je crois que je peux le trouver. Mais là, là on la, fait la, tout, la, On la, fait la, tout la, en live. Non, je l'ai y plus. Bon bah voilà, il va falloir faire ça. <rire> je suis désolée. Bref. Vas-y, chante avec moi. When I'm you're ready, come and get it. na Nanana. Na, na. Okay. Na. Voilà, on a donné tout ce qu'on pouvait. Et puis elle a fait le buzz avec son super hot. Enfin, elle était super hot dans le film Spring Breakers. Ouais, Spring Breakers. Euh, le film, le film que je pourrais voir en boucle sans aucun problème. Enfin bon, <rire> euh, voilà. Émilie, euh, tu penses à qui À Selena Gomez. Tu penses que l'ex de Justin Bieber, c'est Selena Gomez Que c'est Selena Gomez ouais. qui a chanté When You Ready Come and Get It Et c'est Selena Gomez qui a joué dans le film Super Hot Spring Break Tout à fait. Tu penses que c'est la star énergie le gars qui en rajoute <rire> <rire> Bon allez, on a un suspense à la con. Émilie, c'est Wouh 4 places direction le parc Astérix, tu vas y aller euh, entre amis, en famille, comme tu veux. Oh, c'est génial le parc Astérix, ah, j'ai trop envie d'y aller moi. Ouais? Ouais, même bah, si j'aime pas trop toi. les attractions fortes, mais bon, c'est pas grave. C'est pas pour toi. <rire> c'est pas pour toi. C'est pour Émilie. Voilà, Émilie, on t'envoie 4 places, tu t'amuses bien là-bas et puis euh, bah, on te fait plein de gros bisous. Bah, merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir, à bientôt Émilie. Au Merci beaucoup. Ciao, ciao. 6h, 10h, les touristes avec Kevin et Héloïse sur Énergie.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 To, tant de questions que tu n'entends pas. Je sais qu'un jour on se recroisera. Ça viendra. Laisse-moi un message après le. saclar sur énergie Ce lundi, vendredi, voilà, c'est ça. De ce que... lundi. Ah J'ai l'impression qu'on est le week-end. J'attendais que tu fasses. C'est pas de ma faute. De ce vendredi, 22 juillet, okay, pas Et on commence avec les béliers, une gna, belle gna, complicité s'installe avec votre partenaire. Les taureaux, soyez rigoureux dans la plupart de vos activités aujourd'hui. Les Gémeaux, vous n'êtes pas prêts à faire des efforts pour stabiliser votre situation financière. Ouh <rire> Arrête Tu vas me déconcentrer encore <rire> Tu ne me vois pas je te vois pas. Tu les en supplément. Bravo. Les cancers, écoute bien, c'est pour toi. Ne laissez pas le doute s'installer. Soyez plus francs. Les lions, les rapports avec vos collègues sont excellents. Les vierges essayent de vous organiser pour ne pas perdre un temps précieux aujourd'hui. Les balances vous êtes amenés à faire un choix difficile concernant votre vie affective. Les scorpions, vous assumez vos actes avec franchise. Les sagittaires, ne prenez pas à la légère les menaces de vos supérieurs. Pour les capricornes, des soucis personnels vous tracassent et vous polluent l'esprit. <rire> Arrête! Je vais pas savoir le terminer! Les versos C'est <rire> Reprenez-vous avant, avant que vos supérieurs vous voient flâner! Et ne voient pas! <rire> tu peux allumer l'espace, arrête! Et puis pour les poissons, votre ciel amoureux est sans nuage, vous nagez en plein bonheur! <rire> C'est trop bon! Tous les matins, pendant les vacances, les touristes sur Énergie!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 Réservé en ligne, c'est dispo une heure après dans votre magasin. CREFEL Est-ce que quelqu'un peut me dire où est passée Héloïse J'anime tout seul là. Héloïse, elle est où Ah, elle est là, la voilà Ah, elle se casse, elle en a rien à foutre. Hein. Bon, il est 8h, voici le rappel des titres de l'actu avec Anne-Laurence de 11. Salut, Adlo Bonjour, Héloïse et Kevin, bonjour à tous. Si vous partez en vacances ce week-end, prévoyez le coup. Mieux vaut ne pas partir demain. Car Touring prévoit un week-end rouge sur la route des vacances dans toute l'Europe tant pour les départs que les retours On reste sur la route chaque jour environ 19 conducteurs commettent un délit de fuite après un accident chez nous et des chiffres de l'IBSR Coup d'envoi de la foire de Libramont ce vendredi, plus de 200 000 visiteurs sont attendus En Turquie, le président Erdogan décrète l'état d'urgence et sert encore plus la vis. Les grandes purges ont d'abord frappé l'armée puis la justice avant de s'étendre à l'ensemble de l'administration Public. Enfin, en cyclisme, le Tour de France entame sa 19e étape aujourd'hui. Les coureurs reliront Albertville à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Bon, Est-ce qu'on aura du soleil Est-ce qu'on n'aura pas du soleil C'est voilà. moins bon aujourd'hui. Le ciel sera nuageux sur la moitié du pays. Par moment, il y aura des averses avec un caractère orageux. Et puis ailleurs, bon, le temps devrait rester sec avec en alternance des éclaircies et des passages nuageux. Et puis il fera doux, de 22 à 26 degrés. C'est pas mal. Ouais, ouais, c'est vrai. Et quand tu nous dis quand tu pars, <rire> quand tu nous dis ça comme ça, ta violence. <rire> On arrive pas à s'en passer ce matin Faites pas attention Faites, pas oh. attention. faites, faites comme si on n'était pas là La direction d'Ellergie a pris quelques congés Mérités sous les tropiques Il faudrait quand même que quelqu'un les appelle Pour les prévenir que c'est du grand n'importe quoi le matin Vous êtes sûr qu'ils ont validé ce duo de banquignols? 6h-10h Les touristes sur Ellergie Bon bah puisqu'ils ont dit qu'on faisait n'importe quoi que la mettes. On fait ce qu'on veut, on met les musiques qu'on veut. Et on est en train de se. Alors ce matin, on vous explique. On est arrivé ce matin avec Héloïse, on s'est dit, il y a quand même des musiques, c'était mieux avant. Ah Et on s'est dit, bah voilà, on va parler de ça. Jusqu'à 10h. Parlant de ces musiques qu'on trouvait mieux avant, comme celle-ci, les rois du monde. Oh j'adore cette chanson. Les rois du monde. Je sais plus. On est nul Non, on va pas chanter parce que sinon vous allez les zapper ce sera embêtant. Alors, alors on parle de ces musiques, il y en a plein, on a plein d'exemples, les Adonis depuis tout à l'heure, on a eu euh, des SMS, des messages sur le Facebook au 3018 et le -y, Bah oui, il y, me... y a par exemple Noz qui dit bah moi c'est un peu comme toi Kevin sauf qu'il faut ajouter numbo number 5. Number oui, attends, ah je vais te le trouver. Je vais te le trouver pour tout tout trouver à l'heure. OK. Obligé. Sinon il y a Maxime, lui ses chansons c'est Indochine avec l'aventurier ou encore les lacs du Connemara. Tu te rappelles Euh... Ouais les lacs du Connemara Bah évidemment que je m'en rappelle bah, Je, sais je pas t'as eu un bug Non mais c'est parce que j'étais en train de chercher le précédent regarde a bit of Hey, yo, des Slowbangers. Ah, oh, c'était trop <mimics> bien. Il avait une chouette voix en plus lui. Ouais, le mec était sympa. Il avait un, un sourire qui donnait envie euh, d'être sympa avec lui aussi. Ouais. Et puis il y avait aussi François qui dit, Bah moi c'est faceless avec God Is A DJ. God Is A DJ. Tiens, ça je sais pas si je l'ai. Je vais aller voir. Euh, si, ça, si je trouve. Mais euh, je dois pouvoir. On nous en a aussi envoyé euh, par euh, par, euh, par euh, SMS. <rire> ah mais c'est une bonne Complètement vends. à la ramasse ce matin. Non mais c'est pas de ma faute, c'est parce que j'en ai. Il qui a, a. On dirait que t'as un cours de téléchargement. Non mais je te promets, on m'en a envoyé tellement. Il y avait celui-là aussi. Ça, c'est Roger Sanchez. Et, ouais, très bon titre. Et est-ce que t'as le mien Attends, je vais aller y tout le chercher, le tien, on le mettra en fin Encore des... le Alors, j'ai ça aussi. Ça c'est Syndicate of Flow, Ride on Time. Et c'est la version euh, d'origine, quoi. C'est sorti il y a très peu de temps. Euh, et on a reçu ça par SMS au 30-18. Continuez à nous dire hein, quels sont euh, les titres que vous préfériez avant, ceux que vous aimiez, ceux qui vous mettaient en pleine forme quand vous étiez des, des petits jeunes, hein, des jeunes. <rire> on va en parler <rire> sur Energy. On en parle jusqu'à 10h ce matin. À Vous de 30-18 par SMS. Et sur le Facebook, Energy Belgique, on s'écoute Drake à 8 h 04 Bienvenue. Baby, I like your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 8 h 6 on va s'écouter Alex Jermis sur Energy et puis là on va retrouver notre envoyé pas très spécial, musique de l'envoyé pas trop spécial j'ai décidé de changer de musique, je me suis dit tant qu'il a appelé notre Larba de l'été, bah on va mettre une autre musique Tu suis il va adorer donc on vous explique, Lohan est notre larbin tous moi il fait tout ce qu'on lui dit, donc on a décidé de l'envoyer vous voir dans toutes les villes belges j'ai fait le tour de toutes les villes, il était à Liège mercredi aujourd'hui il est à Warem comment va Lohan même ma mère m'appelle le larbin maintenant. <rire> mais c'est pas ce qu'elle sait mais c'est pas ce qu'elle sait, Elle sait tout ça. Ah bon, ça y est, tu es à Warren, c'est fait Oui, alors c'est Place Albert 1er, je suis pas très loin pour ceux qui connaissent de la... C'est très embêtant là, la, la, <rire> euh, c'est tout près de la rue Gustave Renier, au moins <rire> d'une parfumerie et il y a beaucoup beaucoup de voitures qui passent. C'est pour ceux qui connaissent près du centre d'information de la ville et de l'Athénée Royale, donc sur, à côté de la Place, euh, place Albert 1 D'accord, donc c'est près des bagnoles Oui, c'est ça, il y a des qui passent là. Et, euh, toutes les voitures qui sont autour de Lohan, qui sont euh, à Warem et qui nous entendaient là, vous écoutez, c'est le moment allez -y, les éclairciner. Secouez-le, notre Lohan, montrez-lui que vous êtes là. Oui, ça marche. on les entend. Bon, Lohan, du coup, tu vas avoir besoin des auditeurs ce matin, puisqu'on réexplique, hein, on te file des défis tous les jours, trois défis, trois choses à faire ou trois choses à trouver. Si vous voulez aider Lohan, rejoignez-le. Tu m'as dit que c'était sur quelle place là, je sais même plus. Place 3, Albert 1er. Ouais. Voilà, okay. j'écoute Loan moi. Donc tout ce. <rire> Loan, tu sais comment on appelle les habitants de Warren? Les Warémiens, non Ouais, c'est ça. Pas... Ah, J'aurais dit les Warme-toi. Warm ouais, le Warme-toi, ouais. n'importe quoi. Les Warme-toi-même, ouais. Bon, oh, d'accord. Euh, Lohan, écoute bien les trois défis qu'on te propose ce matin. Alors, tu dois trouver Lohan, un des termites. Deuxième ouais. chose que tu dois faire, c'est trouver une boule de bowling. Ouais. Et un CD de Black M. Black M. D'accord. Ouais, écoute, <rire> En gros, les trois n'ont rien à voir. Quoi. Oui, c'est ce que j'étais en train ah, de dire, d'accord. Qui a fait la liste de ces indices un, euh, non, un petit non, rigolo. d'accord. Bon, c'est Lohan, bonne chance, hein, parce que là, as un peu. Dans... T'as jusqu'à 10h pour ça, je sais pas ouais, comment tu vas faire. Pré Préparez déjà le gage. Les amis. Oui, Alors on précise, hein. Lohan ne peut pas utiliser sa voiture, donc s'il doit bouger, vous devez faire le taxi pour lui, donc allez le rejoindre, Lohan euh, va aussi avoir jusqu'à 10h pour réaliser des défis, sinon on va gage, on va lui imposer un gage, et surtout il y a un quatrième euh, défi qui va être à réaliser, ça c'est le vôtre, vous l'envoyez maintenant au 30 dites-nous ce que Lohan doit faire à, à Warham, si vous avez par exemple un commerce, n'importe quoi, que vous nous écoutez à Warham, dites-nous, c'est ce que Lohan peut venir faire chez vous, on va lui faire faire du défi, et, euh, et ça va être très cool ce matin. Ouais, et on voilà. se les messages hein, qui les... Enfin, pour. Ouais. Ouais. Loin, quoi donc voilà. Pla Place, roi Albert 1er venez me rejoindre, j'ai absolument besoin qu'on qu puisse euh, me déplacer et m'emmener jusqu'à... <rire> si <déplacez>. <rire> ouais, ouais, On prend comme un donc, bloc pas, et hop. Oh c'est <rire> dingue, je vais rien dire, c'est n'importe quoi. Bon d'accord Lohen et euh, t'as des cadeaux affiliés aux auditeurs ce matin. Oui, des packs semeurs avec, euh, avec euh, les, les raquettes de... Euh, oh là là. Oui, oh là là. oui, les raquettes de, de, de, de ping-pong. <rire> oui, les raquettes de ping-pong, voilà, avec euh, la serviette et de plage énergie et avec euh, les... Et le ballon de plage aussi, tout ce qu'il faut pour l'été quoi. D'accord, et tu peux nous le dire que t'as fait la fête hier Ça s'entend que j'ai une petite voix ou pas vas-y. t'as chanté la bon trop fort là Bon d'accord, allez, retrouvez Loane. place Albert 1er C'est à Warem ce matin, on compte sur vous Loane. bonne chance pour tes défis En fait hier on a fait une soirée Les musiques qu'on aimait bien quand on était jeunes Ah c'est ça Non, Merci beaucoup les touristes, tout à l'heure Mais qu'est-ce qu'il faut Franchement, je sais plus quoi faire 3, 2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 Mini-Europe, un monde miniature où vous attendent 350 monuments reproduits à la perfection. Flâner dans ces superbes jardins et actionner les nombreuses animations interactives. Mini-Europe, Mini-Europe, c'est géant Et ensuite, plongez dans l'océade à côté de l'atomium. Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour vous proposer notre tendre steak pelé, découpé par nos experts bouchers.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 Nagel personnel et private banking -fois, Salut Bumpy, bon tu pars en vacances Oui, je vais en Gamaïque Tu veux dire Jamaïque Mais non, chez Gama, le paradis du bricolage Car Gama est ouvert ce dimanche 24 de 9 à 16h Il y a 17% surtout Ça c'est vraiment le paradis hein? Gama. Conditions sur Gama.be Ils <rire> faites leur retour Nous avons eu 20 ans pour nous préparer Aujourd'hui, ils se livrent sans conteste ultime pour l'humanité. Mais eux aussi On devrait pas commencer à flipper Oh, euh, si Independence Day,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 Offre soumise à condition. Et tous vos hits sont sur la triple compil Energy Party Hits 2016 avec Amir, Sia, Bull, Los Frequencies, Imani et Justin Timberlake. Energy Party Hits 2016 en vente sur energy.be et partout en Belgique. eat music only <laughs> <I don't see. laughs> Le truc que j'avais pas prévu ça bon, bon ce matin on vous parle des hits Qui nous manquent Les hits qu'on écoutait il euh, y a des années hein Les hits qui ont pris quelques petites années Mais qui nous rappellent qu'on est plutôt jeunes Et pourtant on les adore Il se passe un truc Bon il faut que je vous en parle Tu es, es en train de me préparer un truc en train de me préparer un truc Joyeux <rire> anniversaire oh, es trop mignon Joyeux anniversaire Attends t'as fait ça pour moi c'est vrai je l'ai pas fait moi-même mais c'est pas grave, si on se dit, c'est moi. Tu m'as faire un gâteau, c'est quoi C'est un cake ou quoi oh C'est trop adorable. <rire> c'est trop, trop adorable, je sais pas quoi dire. Et il est beau mon cake ouais, Je m'attendais pas à voir les 30 quand même sur un gâteau un jour. <rire> les 30, c'était les bougies qu'il y avait dans le tiroir de, de, de la cuisine d'énergie. Ah, donc à mon avis, il y en a plusieurs qui ont eu 30 ans ici. Je suis pas le premier. <rire> Cool. Ouais, le gâteau. attends, je vais faire une photo. Je vais faire une photo. Faire faire une, une photo. photo. Donc là, Héloïse m'a amené. On vous explique. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et il faut que je l'assume devant tout le monde. J'ai 30 ans quoi. Euh, donc voilà, on en parle. Fais Gaffe parce <rire> que ça flambe fort là. On il est obligé que... d'en parler. <rire> mais donc euh, Héloïse, attends attends, je fais je fais un Snapchat avec toi comme ça on voit bien le, le gâteau. Voilà <rire> Snapchat si vous voulez nous voir. Énergie Belgique. Hein. On vous montre tout. Mais il faut, faut euh, que tu souffres quand même. Mais ouais, ouais, attends, si je fais Mais attends, faut... Ouh là là, tu es en train de tout cramer. Attends, je vais essayer de souffler. Oh, je alors, souffle de loin, voilà. je fais quoi Tu souffles de loin. 1, 2, 3. Tu fais un vœu, tu fais un vœu, il a euh... soufflé tout toutes ses vas-y Me taper Selena Gomez. Non, quoi, non, quoi non, dis rien, dis rien <rire> <rire> <rire> <rire> Bon anniversaire, mon kéké. Oh, bah c'est trop adorable. <rire> Franchement, vraiment trop, trop, trop adorable. Oh là, je suis touché, je suis touchée, voilà. je suis On va le manger, ce gâteau. Ah, oh là là, ça gâteau. me fait plaisir, je ne y attendais pas <rire> ouais Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je suis tout surpris bon, Moi j'avais préparé ce que j'allais dire Là j'étais dans mon bazar Mais vas-y continue je te laisse D'accord Donc la part, on parle des, des hits euh, Qui nous rappellent euh, plein de choses Des souvenirs Je ne sais plus ce que je voulais dire tu vois, pas coup, grave de, de, de ces vieux trucs Et on en a préparé plein pour vous Comme celui-là qu'on a écouté tout à l'heure euh... Et puis on a Isabelle aussi je qui est avec par... nous Ah oui y a Isabelle qui est avec tu, nous. faut pas l'oublier Isabelle alors Isabelle qui vient de mal, Salut Isabelle Salut mon anniversaire <rire> Kevin hey, C'est super gentil Isabelle <rire> T'as entendu j'ai eu mon gâteau <rire> ah Oui j'ai Bon, Isabelle toi c'est quoi le hit qui te rappelle euh, Plein de souvenirs euh, chaque, Tous les dimanches je me rappelle des souvenirs C'est Louise Attac, Louis Louis Attac Ah ouais. c'est ça ouais. Ouais. J'adore ouais, C'est quoi Isabelle J'adore je suis juste fan Quoi? Dès que j'entends ça c'est la fête ah, Mon fils Allez, aussi il roule au motocross Et chaque la fois qu'il entend ça ça le motive Ah d'accord quand il entend ça il part faire du motocross <rire> non mais c'est bien C'est bien C'est y tous les est... dimanches Alors quand il entend ça Ça le motive encore plus Ah plus à du gagner. coup il gagne y Moi c'est euh, une méthode Il a, a gagné quelques fois Oui il m'a les des peurs Et ça vient d'où le fait que toi Ce soit ton gros kiff Lui Attaque C'est pour ça en fait C'est juste pour ça Peut-être pour ça, oui, pour mon fils, ça, okay. ça, ça le motive et ça me motive aussi comme ça, ben, ah bah, on a été taille content. Nous oui. aussi, c'est un gros kiff, Elo adore, Anne-Lowe, elle est avec nous, Anne-Lowe de la rédaction c'est son gros kiff. Ah ouais, ouais j'adore. Ai <rire> bien ah ouais, pour ça, <rire> on va se le mettre au refrain. <rire> je que tu me rappelles plus souvent, yes. que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles. <rire> <rire> <rire> te rappelle. <rire> Artificiel, <rire> ça y est on, on nous a perdu y a nom, on a... a perdu un nœud, là bravo on, on nous a perdu on nous a perdu donc c'est comme ça à chaque fois que ton fils roule au motocross j'adore on roule au motocross c'est ça le motif on tient y le concept c'est énorme. <rire> énorme ok bah, Isabelle merci d'être passé avec nous sur Energy je te fais des gros bisous tu reviens quand tu veux Et hey, là, Isabelle, elle vient de nous faire la journée. Elle vient de nous oh, faire la journée. J'en je... hey, yeah. avais d'autres, j'étais en train d'en chercher aussi pour, pour toi, Héloïse. Mais oui, il y avait le tu, je... tu sais ce que c'est, moi, je bien. cherche, je cherche, voilà, je l'ai trouvé. Donc, celui d'Héloïse, c'est ça Dépêche mode. Enjoy the silence. Évidemment, inévitable. Dépêche mode. J'adore aussi. C'est Trop bien, oh, j'adore. C'est aussi un de mes énormes kiffs, des dépêche mode, ça ça me rappelle plein de souvenirs. Enfin voilà, on en parle ce matin. <rire> S'il y a tous ces hits qui vous rappellent de bons souvenirs, les hits que vous trouviez euh, parfois mieux avant, et euh, vous vous dites voilà, je voudrais réentendre ce matin, on se fait des petits extraits et tout, parlez-nous de, de vos hits souvenirs, ce que vous trouvez bien avant. 3018, ça c'est le numéro SMS, vous nous faites un petit message, 3018, 3018, c'est le Facebook. Et puis il y a le post qui est sur Facebook et j'attends tous vos messages pour partager vos belles chansons. Voilà, c'est sur la page énergie euh, Belgique. Pensez là-bas, il est 8h25, vous l'avez compris, c'est un peu le gros bordel ce matin. <rire>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 Panam, Panam, on arrive Moi, mes rêves et mes chansons Panam, Panam, on arrive Panam, Panam, on arrive Panam, Panam, on, on arrive Papa, panam, panam, pa, panam, on arrive Moi aussi, je veux me foutre de tout Dans les bars, aller boire des coups Oublier qu'après le périph' La vie est un peu plus triste Panam, Panam, on arrive Panam, Panam, on arrive Panam, Panam, on arrive Moi ma gueule et mon sac à dos Panam, Panam, on arrive Moi mes rêves Day will come to shore and wash me up at your front door. Never knew you'd take me back. Now it seems if all too clear. Funny how this works, my dear. Only dawn could bring me back. De la RIDAC, elle est en train de se battre avec son ordinateur Et ça fait Ça fait bug <rire> <dingue. rire> C'est un bizarre. peu ça hein <rire> Elle est en train de cliquer et chaque fois on entend. Je crois qu'elle a un problème <rire> bon, ça, que ça bug Pourvu que tout fonctionne, s'il n'y a pas d'info <rire> Ouvrez votre compte à vue ING gratuit Avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros En chaque voyage Infos et conditions Sur ing.be Ah ça marche <rire>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 Ce vendredi est classé rouge pour les départs en France, en Allemagne et en Suisse. Touring vous déconseille de partir ou de revenir demain dans toute l'Europe car la journée sera rouge. Et puis chez nous, dès cet après-midi, le trafic sera chargé dans les environs d'Anvers, Liège et Bruxelles. Ainsi que sur la E17 et la E19 en raison des départs en vacances depuis les Pays-Bas. On reste sur la route. Environ 19 conducteurs par jour commettent un délit de fuite après un accident. L'an dernier, près de 7000 conducteurs ont commis un délit de fuite chez nous. Selon l'IBSR, ce sont surtout des jeunes hommes de 25 ans qui commettent ces délits, souvent sous l'influence de l'alcool et de stupéfiants, qui n'ont pas de permis de conduire valable. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison et 4 ans pour les conducteurs qui répètent l'erreur. En France, cinq suspects en contact avec le tueur avant l'attentat de Nice ont été mis en examen hier soir par les juges et placés en détention provisoire. Trois des cinq suspects ont été écroués pour complicité d'assassinat. Ils sont soupçonnés d'avoir apporté une aide logistique à Mohamed Lawayage-Boulel avant l'attentat de Nice. Plus de 1000 migrants ont été secourus hier en mer Méditerranée et 17 corps ont été retrouvés dans le détroit de Sicile. Le nombre de migrants arrivés en Italie cette année s'élève à plus de 80 000. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la plupart d'entre eux sont des Africains. Enfin, un mot de sport et de cyclisme, le Tour de France entame sa 19e étape. Aujourd'hui, les coureurs reliront Albertville à Saint-Gervais-Mont-Blanc sur une distance de 146 km. Du côté de la météo, ça s'annonce pas trop mal mais pas trop bien. Oui, c'est ça, euh, un peu de tout. Le temps restera le plus souvent sec avec des champs nuageux et des éclaircies. Une averse orageuse locale est possible. Le soleil sera plus présent sur l'ouest du pays et puis le mercure affichera de 22 à 26 degrés. Merci anne Le retrouve à 9h pour le prochain Flash Info. A tout à l'heure Just looking at you Il est 8h36, bienvenue ce matin. On va s'écouter Adèle pour la suite. Et là, c'est le moment d'aller retrouver notre envoyé pas très spécial. Notre je... clown Lohan. Ouais, <rire> que je devais avoir au téléphone. Quoi, il est encore parti Mais va savoir pourquoi ça a raccroché alors. Je reprends. <rire> Quel bordel ce matin, sérieux. Alors, on vous explique, hein, ce matin, rien ne fonctionne comme on le voulait, hein. Mais, mais rien du tout. Mais on va dire que c'est l'excuse, que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Ah, mais ça va, attends, je compose le numéro. <rire> Vas-y, papy Ça va pas trop ouais, dur? C'est du sport ce matin, c'est du sport. Voilà, on va voir Lohan qui va être avec nous dans 30 secondes. Donc je vous explique, Lohan, tous les jours, est notre larba, il fait tout ce qu'on lui demande. Et on l'envoie tous les jours dans une ville belge à réaliser toutes sortes de défis complètement bidons. Tout ça parce que ça nous amuse de lui faire faire n'importe quoi. En fait, on Et aujourd'hui, Lohan est à Warham. On retrouve Lohan tout de suite. Ça va, mon Lohan? Oui, apparemment à Warham, les Keshis s'appellent aussi Kevin. Ah bon? Ouais, je te promets. Vas-y, explique-nous tout. Ouais, je t'explique tout. Donc en plus de d'avoir été chercher mon petit pain au chocolat, j'ai quand même été le regarder pour le CD de Black M dans le supermarché. D'accord. Et c'est peut-être à moitié validé. Il y avait tout. Il y avait André Rieux, il y avait Kenji, il y avait tout le monde. Euh, mais, <rire> André ouais, Rieux trouvé... à côté de Kenji, c'est spécial. Qu'est-ce qu'il nous a trouvé <rire> comme arnaque Ben écoute, non, le truc, c'est que j'ai trouvé la trouvée... André Black M. Et... <rire> Black M qui fait du violon. Ouais, c'est <rire> C'est une compile Energy Hitlist 2014, apparemment il ne Elle, elle, elle s'était pas rendue celle-là. Et, euh, et il est bien mis Black M dessus. Donc euh, y Il peu... ouais, y a Black M il ouais, y a Black M dedans, il y a Il est marqué un, un CD de Black M. Est-ce qu'on va valider Et bon comme il a trouvé euh... la Compile Energy de 2014. C'est quand même pas mal! Il a des ouais. quand même un... Je sais pas, je me tâte, je me tâte un peu, je me tâte un peu. Héloïse, euh, <rire> est-ce qu'on valide? Attends, Moi, attends, je... attends le... Lohan, le... deux ouais. minutes, on se met en comité. Héloïse? Ah, est-ce qu'on valide? Non mais je trouve que, voilà, c'est CD d'énergie, c'est quand même voilà, c'est ouais. quand même pas rien, quoi. Maintenant, je il fallait, fallait un, un album complet. J'hésite. J'hésite <rire> totalement. Attends, on est en réunion, Lohan, on arrive. Est-ce qu'on valide? Est ton anniversaire, en fait. Un CD d'énergie. Tais-toi, Lohan. Musique de <rire> suspense, Lohan. C'est intenable. On pas dans, bon. dans les feux de l'amour, quoi. Dans les feux de l'amour Loan oui. Défi validé, c'est bon. Oui c'est bon, est bon. on est fait... tolérant là-dessus. Ah. J'adore cette musique. Bon, Loan, notre larbin va devoir encore réaliser deux autres défis. Euh, tu te rappelles des deux autres Ouais, donc s'il se trouve en fait des cochons d'Inde, c'est pareil que les termites. Non Ah non, on veut, non. Les termites. Alors, on veut on des termites. On va être beaucoup plus exigeants pour laisser des défis, crois-moi. Okay. Donc tu dois les... trouver des termites et une boule de bowling. Mais euh, les termites, c'est les, les fameuses fourmis blanches, moi je crois. Les fourmis blanches Ouais, je crois que c'est ça. ça des fourmis, fourmis blanches. blanches Non, du ouais, tout. Mais, euh, ouais. On peut pas t'aider y de toute façon là-dessus, Le Je ne peux pas débrouilles <rire> tout seul comme un grand. Donc tu dois trouver des termites. T'as trouvé le CD de Black M et il te restera une ah. boule de bowling. Moi j'ai ma petite idée. Hein. Connaissant un peu Warham, je sais où tu peux trouver des boules de bowling, mais je te le dirai euh, pas. Des tu termites. Vas Les termines, y a, y a des bowling, photos de termines, on y a... s'en fout. Il des photos de quoi ou pas j'en sais rien, il va falloir que tu te, ah, te renseignes. Il ah, va okay, falloir okay, que tu te renseignes un compliqué. petit peu Loen, Ok. Alors les auditeurs, <rire> vous tous qui êtes en train de nous écouter, si vous êtes dans votre voiture, si vous êtes du côté de Warham, foncez rejoindre Lohan, tu te trouves où là maintenant tout de suite eh ben, Dans 10 secondes je suis de nouveau place 3 Albert 1er. Place roi Albert Premier, bah foncez là-bas, foncez place roi Albert 1er. vous rejoignez y notre Lohan qui est sur place, il a du cadeau, il a les packs de plage énergie. Lohan on te retrouve dans quoi 10 minutes, un tout petit peu plus et on fait le point sur tes défis. Allez on fait ça tout à l'heure les petits. Ok, Allez, à vous. tout à l'heure Lohan. Bon bah on va voir Héloïse hein, on va voir. Moi je me laisse plus avoir maintenant. Non, non moi non plus, prochain défi on va être super exigeant, Allez, retour d'une fille Lohan <rire> dans 10 minutes sur énergie. <rire>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 Music only. Énergie, trafic. Et en raison de la foire de Libramont et de la manifestation des producteurs laitiers, ça bouchonne sur la nationale 40 de l'église à Philippeville, entre Verlaine et Libramont-Chevigny. Le trafic est aussi perturbé sur la nationale 89 de Bouillon à Vielsalm entre Libramont-Chevigny et Recogne. En revanche, pour rejoindre Bruxelles ce matin, ça roule et ça, c'est la bonne nouvelle. It's the Dell on energy. energy. It's music only. Energy. Energy. This was the They love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my demanding right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 Space Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus. driving so slow, but I'm out of that bad style Home of that boy Biggie Now I live on billboard And I brought my boys with me Say what up to Tata Still sipping my top Sitting courtside Nicks and Nets Give me high five I be spiked out I could trip a referee Tell by my attitude That I most definitely from I made the Yankee hat more famous than a Yankee King. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling Africa, been bought it. home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. It's a pity half of y'all won't make it Me, I got a plug special ed I got it made If Jesus paying LeBron, I'm paying to Wayne way Three dice, z three card, its Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley Statue of Liberty, long live the world trade Long live the king, yo I'm from the Empire State, That's Are you blind?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 the church and came here from school, graduated to the high life, Ball players, rap stars, addicted to the limelight, empty in May, got you feeling like a champion, the city never sleep, better slip you an ambient, hey. Sur énergie, et ce matin vous nous envoyez par SMS au 3018 les musiques qui étaient mieux avant moi, la mienne. Et ça, c'était vraiment ça, un bon truc fait. de malade. C'était. Ah, oh, j'adorais! Les meufs des boys bands! Il y avait tout, hein, les Backstreet Boys, euh, Worlds Apart. Excellent, ça ça me dit rien. Et puis il y a eu les to be free. C'est un peu moins bien. Alors on m'a envoyé des sms ce matin, je les regarde tous, continuez 30-18 vous nous dites quels sont vous les hits qui vous rappellent quand vous étiez jeune quoi, il y a quelques années. On me dit aussi aussi, c'est un tongsung, je me rappelais plus mais c'était ça. C'est vrai que celui-là était sympa aussi. Bah oui, c'était connu. Il était sympa. Alors je vois plus le nom de qui me l'a envoyé là-bas. Euh, bah, il y a pas, je sais pas si Signez vos messages hein, si vous voulez que je donne vos noms à l'antenne. Euh, ce sera plus facile. Alors Anne Lolo. Oui. Anne Lolo de la Rydrick, Oui, mon KFK. Elle m'a confié ce que c'était. Alors je lui ai promis, on va le mettre. Oui. Ah, je suis fan. Alors ça, c'est. Fears! J'adore! Eh, autant dire que Tier for Fears, si aujourd'hui t'as euh, 15 ou 16 ans, pff, aucune, aucune ah oui. idée de ce que ça Mais peut écoute, être. Je... je suis vieille quoi! Hein. Alors <rire> qu'est-ce que, qu que j'ai d'autre dans les SMS? S'il euh... y a, si y a REM, My Religion! Oui, il est bien celui-là! Ça c'est pas possible, <rire> tu entends ça, tu ne peux pas ne pas chanter! Énorme souvenir aussi, alors on s'en fait un peu petit dernier pour la route. Ça c'est un qui me fait bien bien marrer. On, on me l'a envoyé aussi, alors je regarde encore dans vos messages, il y en a tellement que j'arrive plus à me y retrouver. On m'en a envoyé plein, je vais encore aller chercher d'autres. Uh, what is love, le, le had A oui Oh oui Baby don't love me Ça vous rappelle pas, Ça me rappelle le... des souvenirs, moi c'est la crête, en boîte de nuit en crête. Vas-y raconte-nous l'histoire ouais. non non non, non. <rire> Euh, anne Laurence, elle nous a dit qu'elle avait rencontré un monsieur avec un gros bidou. Attends, attends J'ai pas dit ça. Oh. ne dites pas ça aux enfants, les vraiment enfants. n'importe quoi, mais oui 8h52, Kevin. Les, les enfants n'effraient pas comme Anne-Laurence. C'est parce que c'est ton anniversaire que tout est permis, hein. Allez, encore un petit dernier. Ça c'est juste pour mon kiff. Yes. Ça c'est tapé dans le. Alléluia Et ça y est, encore une fois, je suis pas non, dans le rythme. Non, non. Ah, c'est pas vrai. Y ah, mais vrai. tu danses, il faudra s'entraîner pour t'être ouais, content, si Kélie. On trouver des confidences. <rire> enfin, voilà, continuez à nous partager les musiques qui vous rappellent des souvenirs. 30-18, c'est les SMS 3018, ou le Facebook, Énergie Belgique, et on en reparle juste après. Les touristes sur Énergie. Mmh. On acclame tout ceux qu'on regarde sans voir qu'il porte la flamme qui ne s'éteint seule dans le noir. Don't us as Dun, dun. Vendredi 22 et on commence avec les béliers. Une belle complicité s'installe avec votre partenaire aujourd'hui. Taureau, soyez plus rigoureux dans la plupart de vos activités. Ouh. Ouh. Les gémeaux, vous n'êtes pas prêts à faire des efforts pour stabiliser votre situation financière. <rire> Cancer, ne laissez pas le doute s'installer. Soyez plus francs. Les lions, le rapport avec vos collègues sont excellents. Tu ne me vois pas. Oh, reste, je vais pas m'en sortir. Oh, les essayez de vous organiser pour ne pas perdre un temps précieux. Les balances vous êtes amené à faire un choix difficile concernant votre vie affective. Les scorpions vous assumez vos actes avec franchise. Les sagittaires ne prenez pas à la légère les menaces de vos supérieurs. Les capricornes des soucis personnels vous tracassent et vous polluent l'esprit. <rire> C'est pas possible. Ouh <rire> Verso reprenez-vous avant que vos supérieurs vous voient flâner. Et puis on termine avec les poissons. Votre ciel amoureux est sans nuage et vous nagez en plein bonheur. Il ne me pas. Je ne m'en lasse pas. Je ne m'en laisse pas. c'était très bien. J'ai mal à l'estomac. Merci. Merci pour ton horoscope de ce matin, même si je ne sais même pas de quoi t'as parlé, mais c'était bien. <rire> j'aime bien la viande quand elle est bien tendre. Alors, pour une bonne viande bien tendre, je vous conseille notre excellent steak Châteaubriand blanc-bleu belge. Un petit Non, oui, monsieur Marc, et pour votre portefeuille aussi, il est bien tendre. Ah oui <rire> ah, Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre steak Châteaubriand super tendre est à seulement 13,19€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encastrables. Créfel. Les meilleurs prix, service prix. C'est les touristes sur bienvenue tout le monde, bon début de journée. Il est 9h Bon il est 9h, voici le flash à fond à l'Ordeur. Salut Bonjour à tous, les conditions de conduite sont difficiles ce vendredi matin sur la Nationale 89 vers Bouillon à Libramont suite à une action des producteurs laitiers en marge de la foire de Libramont qui ouvre aujourd'hui où plus de 200 000 visiteurs sont attendus, des barrages filtrants sont positionnés sur les accès menant à la foire et sur celui de la police fédérale de la route. La police conseille à tous les usagers de se rendre à la foire de Libramont, d'emprunter la Nationale 4 jusqu'à la barrière de champion, ensuite de suivre la Nationale 89. En ce premier jour de foire agricole, eh bien oui, le groupement des producteurs laitiers MIG avait lancé un appel aux éleveurs à se rendre en tracteur à Libramont. Ils protestent contre la politique agricole européenne. Touring prévoit un week-end rouge sur la route des vacances dans toute l'Europe, tant pour les départs que les retours. Ce vendredi est classé rouge pour les départs en France, en Allemagne et en Suisse. Chez nous, dès cet après-midi, le trafic sera chargé dans les environs d'Anvers, de Liège et de Bruxelles ainsi que sur la E17 et la E19 en raison des départs en vacances depuis les Pays-Bas. En France, suite de l'enquête après l'attentat de Nice, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire et demandé la détention de cinq suspects, quatre hommes et une femme. Et les individus ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Le procureur a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs terroristes. Enfin, en sport, cyclisme, c'est la 19e étape du Tour de France ce vendredi. Et les coureurs relieront Albertville à Saint-Gervais-Mont-Blanc sur une distance de 146 km. Madame Météo oh bah écoute, Comment ça va se passer aujourd'hui Ce n'est pas des trop mauvaises nouvelles Le temps restera le plus souvent sec Avec des champs nuageux et des éclaircies Le soleil sera plus présent sur l'ouest du pays Et puis le mercure affichera jusqu'à 26 degrés Merci Anne-Laurence Mais de rien Kévin Elle va aller dormir à laurence Un bon anniversaire oh Ça me en fait plaisir madame Oh mon dieu, c'est quoi cette Ouh conversation de mar... ah, on on va fleur, pas hein. Elle en redemande Ouh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 6h10h, les touristes sur Énergie. et le pire, c'est que c'est oui, on a validé. On ah est là, oui. ils ont choisi, ils savaient pas, mais on est là, voilà. Oh bon, c'est l'heure de retrouver notre larva. Ça va faire du bien, on va. je vais <rire> reposer mon estomac, ça me faire rire trop ce <rire> Notre larva, Lohan, qui fait le tour de toute la Belgique. Alors, je vous explique, Lohan est notre larva, tout cet été, tous les jours. On l'envoie dans une ville et on lui fait faire n'importe quoi. Et il est obligé de faire tout ce qu'on veut. Oui, c'est notre petit clown. Voilà, il est, <rire> il est payé pour faire tout ce qu'on veut, donc c'est très bien. Lohan est à Warren ce matin. Lohan, comment ça se passe pour tes Oui, je suis là, mais ça se passe pas euh, très très bien. Ça se passe pas comme je le voulais. Parce que, du coup, euh, c'est très très compliqué de trouver. Euh... Alors si, effectivement, il y a un musée des insectes pour les termites, sauf que le problème, c'est que on est euh, en mode 22 juillet, donc lendemain de jour férié, donc exceptionnellement c'est fermé, bizarrement, hein, tiens. Ouais. Euh, et donc du coup, pour le bowling, bah malheureusement, ça ouvre à 13 h Donc je, je cherche. Euh, à trouver une boule de bowling, je vais dire, euh, je sais pas moi, à jouer pour les enfants. Un truc ah du donc, genre, mais est on, on est d'accord, donc si quelqu'un a une boule de bowling, là, il faut qu'on t'aide, il faut qu'on te l'amène. Donc si vous avez une boule de bowling sous la main, si par exemple vous allez jouer au bowling souvent, vous avez votre boule de bowling, amenez votre boule... À... Je sais pas pourquoi je, il rigole. Ça sent pas trop. pas trop. Je, <rire> <sens> pas trop. <rire> je, sais, je pas sais pas pourquoi <rire> il rigole. Non, en fait, euh, amenez votre boule de bowling à Lohan. Euh, Lohan, t'es où là précisément Eh tiens, je me demande, dans une boule de bowling, on peut mettre combien de doigts euh... Non, mais c'est cool, c'est bon. Allez, ça va, c'est bon. <rire> euh, euh, sérieux, t'es où là <rire> <Je sais pas>. <rire> <rire> Les garçons, allez un peu de sérieux bah, <rire> je, je, je, Non mais là pour le moment Bah écoute, je vais me rediriger vers la place Roi Albert Ier vu que euh, S'il y a des personnes qui ont une boule de pouline ils peuvent me l'amener Mais là je suis au plein cœur du marché, il y a un énorme marché En fait à Warem Ouais d'accord et, euh, et en plein cœur du marché qui se trouve donc euh, sur la place tu as dit euh, où tu étais Albert. tout à l'heure okay, Albert. Albert ouais, ah, voilà. Donc si on a une Exactement. boule de bowling on vient te rejoindre place Albert 1 Donc là on a besoin de vous foncez place Albert 1er Amenez votre boule de bowling à Lohan et euh, comme ça tu pourras vérifier hein, pour les trous tu fais tout ce que tu veux Mais euh, tu nous diras après <rire> Même une petite, hein, même un truc pour enfants il faut pas forcément la boule de bowling, euh, ça marche aussi quoi. D'accord, ok. Bah écoute, ça sent voilà. bon le gage, ça sent bon le gage. Ouais, ah, ça va ça être, pas ça pense, ça être du lourd là. On va te préparer quelque chose. De... Je le sens bien. On a, on a préparé un super gage, le On peut pas encore te le dire, on peut pas encore vous le dire à vous tous, mais on a préparé du super gage. Oui, mais, on mais, a mais, du. Ouais, mais et, sincèrement, si tu m'avais demandé de trouver, soit du saucisson, soit des olives, y a tout ici. Euh, <rire> dans le marché, y a pas de problème. <rire> bah, écoute, je crois que tu es dans une situation un petit peu cocasse, mais c'est drôle. C'est drôle. <rire> oh okay, bon, Lohan, on te retrouve tout à l'heure. On fait quoi le point non, On te laisse 20 minutes, on refait le point avec toi. Je te souhaite bonne chance à tout à l'heure. Ouais, bah cherche déjà le gage, à tout à l'heure. Ouais, cherche <rire> le gage. J'ai ma, ma petite idée pour le gage. On te retrouve tout ça à l'heure, Lohan. Ça, ça. Ouais, ça sent bon, hein, Ça sent bon Ça sent, bon, le, ça sent long, le gage. Ça ouais. sent ah, le gage. D'ailleurs, aidez-nous pour le gage. On a plein d'idées. Vous en avez peut-être aussi 30-18 par SMS. Donnez-nous des gages à faire réaliser à Lohan s'il ne réussit pas ses défis ce matin à Warim On va bien s'amuser. Faisons-lui faire n'importe quoi. <rire> ça va être bien. Allez, 30-18. À vous de jouer. J'adore. C'est n'importe quoi. Tout l'été, les touristes réveillent la Belgique. Sur énergie. C'est Maître Games sur énergie Maître -Games. Games. Je ne t'ai pas donné.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 La bonne m'a moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur, laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi vie, oui, passe-moi je rêve. Passe-moi, passe-moi vie, oui, passe-moi je rêve. Laisse-moi devenir meilleur, laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi vie, oui, passe-moi je rêve. Moi oui parce que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 Ça c'est comme moi, Latin Lover. Elle est dans les colasons. C'est ça oui. Ouais, non Bon Tiffany est avec nous ce matin. Salut Tiffany. Bonjour, bon anniversaire ah, elle est ah, merci, mignonne Tiffany, tu es super adorable. Là j'ai envie de te prendre dans mes bras. Ah bah écoute, va falloir te voir alors. Hein. Ouais c'est vrai qu Est-ce qu'il y a un homme dans ta vie Tiffany Non, il y a une femme. Là là. Ah, oh mais moi ça, ça, ça me convient très as bien. T'as pas une copine toi je, pas, suis, je ne suis pas jaloux. <rire> bon, Tiffany, euh, c'est toi qui vas annoncer la suite des hits. Tiens, tu joues l'animatrice euh, sur Énergie ce matin. On va, tu, on va écouter. Ben, tu le fais. Tu dis, genre, ouais, on est sur Énergie, on va écouter ça pour la suite, d'accord D'accord. Alors, spécialement pour ton anniversaire, aujourd'hui, on va écouter Floum. Bon oh, j'adore, j'adore. Future animatrice d'Energie. Elle va prendre ma place, hein <rire> ouais, <exactement>. et Tiffany, <rire> tu nous as appelé ce matin parce que toi, il y a un hit qui te rappelle plein de souvenirs, puisque c'est de ça qu'on parle ce matin. D'ailleurs, tous vos hits, tous vos souvenirs, vous nous les envoyez au 3018. C'est quoi ton hit à toi, Tiffany Eh ben moi c'est Wannabe de man Je pense que tout le monde A dansé la dessus Absolument Tell really, hey, j'adore Elles étaient je géniales Il y a plein de filles Qui sont déjà en train De bouger leurs fesses Et pourquoi les filles Parce ouais. que moi je peux te dire Que j'avais 12 ans Méga fan des Spice Girls c'est vrai Et pour la petite anecdote, il y avait une fille dans ma classe qui s'appelait Cindy, j'étais super amoureux d'elle. et euh, Tu te rappelles, il y avait les journaux de classe. Non, les, les journaux. Comment on appelait les, les trucs euh, les où carnets, On se passait les, les carnets, carnets d'amis. Les carnets d'amis. et ouais, On s'était passé les carnets d'amis. Elle, il était marqué que son rêve c'était de rencontrer les Spice Girls. Et, <rire> et du coup, pour, pour essayer de la draguer, méthode de drague de j'ai 11 ans et je suis trop con, j'avais marqué la même chose dans le mien quand je lui ai donné. Et ah ouais. elle s'est ouais, foutu de ma gueule et ça ouais. n'a rien donné. Mais c'est ah ouais. vrai que quand on dansait sur cette chanson, je sais pas si tu faisais pareil Tiffany, on prenait carrément, nous les filles, Il les pompons, là, je commence à l'américaine. Oui, oui, oui, On partageait les rôles en plus hein, oui. Moi c'était la blonde, toi t'étais la brune Moi j'ai la blonde, c'est génial D'accord, on, on a deux des Spice Girls avec nous On n'est pas loin de reformer un groupe hein. On cherche la troisième si vous êtes dispo Et c'est 18 38 là aussi hein. Et j'en ai plein d'autres, écoute celui-là Tiffany, je suis sûr que tu vas l'adorer aussi Ah oui Coolio, et il y avait le film aussi euh, Esprit Rebelle Oui ça je l'ai pas vu moi lui Ah il était énorme ce film Il était énorme Et alors une musique sur laquelle Je vous promets j'ai dansé Et euh, devant tout le monde à la fête de la gym à la fin d'année C'était ça <rire> Avec petit lasso alors hey, from radio, radio, on Marco. Alors j'ai reçu un autre SMS au 3018 On me dit moi mes souvenirs de jeunesse et Il est pas signé je suis SMS Signez vos SMS C'est ça C'est Sabrina <musique> Là on est dans du tout vieux Oui ça c'est moi bon, de ma génération Si on a écouté ça c'est que la quarantaine n'est pas loin Je regarde un lot de la rédac C'est pas ah, mon Mais, mais Je me, ça. me souviens Les grenichons dans la piscine Ah d'accord <rire> J'avais plein de potes qui étaient fans d'elle Bah tu m'étonnes Tous les hommes aiment me dire ça Tu te rappelles de ça Tiffany toi Allo Tiffany le portugais. Oui oui je ma ah. Non non je me rappelle Ah si on en t'ennuie Elle ah, autre chose à faire Oui oui je me rappelle Elle est en train non, de, de jouer à Pokémon Go je crois Même Bon allez, encore un petit dernier pour la route et là puisqu'on a parlé pour les filles, c'est pour les mecs, c'est pour vous les filles. Ça marche toujours avec. Sinon il y avait aussi la chanson arcane avec les bisous là. Attends, je dois pouvoir trouver ça. Attends, c'est non non non non. C'est qui c'est Ça s'appelait quoi si Marie Attends, je vais te trouver ça. Et ben voilà. Attention, on fait le mot <rit> Plus. Ah là là. Le touristes, les touristes sur Énergie. Quel bordel chez nous le matin. Bah écoute, euh, Tiffany, c'est super sympa d'être passé avec nous. En fait de gros gros bisous. Tu reviens chez nous Merci quand tu veux. Merci, à vous aussi. Bonne journée à <rire> toi. Plein de bisous. C'est énorme. J'adore continuer comme ça. Parlez-nous des hits qui vous font délirer. Euh, on en parle jusqu'à 10h30-18. 3018, c'est le numéro SMS. Vous nous envoyez le titre ou l'artiste, tout ça. On se les écoute et euh, ça va bien nous faire rire. Et puis, euh, Héloïse, toujours connectée. Je suis toujours connectée. En plus, j'aime bien avoir des auditeurs comme ça qui sont en forme le matin. Ouais, c'est chouette, ouais, Ça met la pêche. T'aimes bien avoir des auditeurs comme ça. D'accord. Ouais. Okay.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 Faites-vous rembourser vos vacances pendant tout l'été sur Energie. Inscrivez-vous maintenant sur Energie.be. Salut Bompi, tu pars en vacances Oui, je vais en Gamaïque. Tu veux dire Jamaïque Mais non, chez Gama, le paradis du bricolage. Car Gama est ouvert ce dimanche 24 de, de 9 à 16 h Il y a 17% sur tout. C'est vraiment le paradis, hein Condition sur Gama.be. <rire>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 Tous vos hits sont sur la triple compile Energy Party Hits 2016 avec Justin Timberlake, Sia, Enrique Iglesias, Lost Frequencies, Jennifer Lopez et Imani. Energy Party Hits 2016 en vente sur energy.be et partout en Belgique. czy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 I'm on a move, le cœur, and the phone. I'm on a move, to on a move, I'm on a to I'm a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 I'm Quand tu nous fais un petit clip à la Beyoncé. Ouh Un petit truc sexy. Hein, tout ça. <rire> <rire> Allez, 9h33, bienvenue, c'est les touristes sur énergie On est avec vous jusqu'à 10h. Les compris, aujourd'hui, c'est un peu le bordel. Eh oui, c'est un petit peu le boxon. <rire> Moi, j'aime bien. On, on va euh, reparler de cette trottinette qu'on vous file tout à l'heure. Euh, on vous offre la trottinette et c'est une trottinette de fou. C'est pas la petite trottinette où on met son pied à côté et on pousse, on pousse. Non, justement, elle, elle démarre toute seule et elle roule toute seule. C'est chouette, non <rire> Alors, c'est une trottinette électrique. Euh, elle va à 33 km/h. 32. 32. Je crois 34. En fait, il y a un type qui est monté dessus. comme les comités de voiture, ils l'ont mis à fond, ils se sont dit, c'est bon, 32. Au et c'est 32 en pente ou en descente oh, pas... <rire> Je sais pas. Et euh, une il y a quoi l'autonomie 28 km 28 km, c'est pas mal ça quand même. Ouais, bah, faire 28 km en trottinette, c'est un peu une randonnée. Oui. Et ah, en plus hein. je crois qu'elle a quand même des roues assez assez assez larges si je me trompe pas. Ouais. Et donc tu vois tu fais pas toutes les bosses là parce que moi en trottinette quand j'étais petite je me prenais tous les nids de poule là et alors, je me pétais la figure ah ouais, mais chaque fois. ça c'est parce que t'étais pas doué. <rire> mais sinon bah, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait si on veut la gagner cette trottinette Je vous rappelle qu'on vous l'offre avant 10h valeur 900 euros. c'est la trottinette oui. de fou. On peut même s'asseoir. il y a un petit siège, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait si on veut La Alors, on envoie un SMS, on envoie Énergie au 78. Voilà, un euro le message. Énergie 78, la trottinette, c'est pour vous. Et là, c'est le bon plan d'Elo. Le bon plan d'Éloïse sur Énergie. Le Alors, bon plan de ce matin, qu'est-ce que tu nous as préparé Mais tu voulais que je fasse un clip sexy de Beyoncé, là ça va être beaucoup moins sexy pour le coup. Ah d'accord. Je vais te donner des bonnes raisons de faire pipi sous la douche. Ah, oh, non <rire> Qui fait pipi sous la douche Non on est d'accord, qui ne l'a jamais fait c'est Bon le fait, <rire> bon, okay, fait. vas-y. Alors déjà de 1, parce que ça nous fait gagner du temps. Ouais, Faut ben, savoir ben. que sur une vie, sachez-le, on passe 3 années aux toilettes. Ah d'accord, trois donc, années aux toilettes. Donc en faisant pipi sur la douche, moi bah, je suis y a sûr y a un que peu ça. Temps. Ça augmente même mal. Moi j'adore Par toi, exemple, En tout cas, en ce moment, tu fais rapidos quoi. <rire> <rire> On ne va rien dire. C'est pas grave. Il envoie du lourd en trois secondes. Bon, C'est-à-dire... Que... <rire> Ça balance du dossier Bon d'accord oui. Alors autre chose Parce que ça limite Les risques de siphon bouché. Il faut savoir que l'urine ah. Est assez corrosive Et donc euh, bah, et ça, ça, ça, ça va te faire disparaître Tous tes poils Tous les cheveux des filles Tout ça Donc voilà ouais. C'est intéressant Pour les tuyaux de notre douche <rire> Très de vivre De grands ah, matins Je vous promets que ce ah. matin Si vous êtes en train de déjeuner Vous passez un bon moment Alors aussi ce qui est bien C'est que ça peut sauver la planète Il faut savoir ah. que Quand on fait pipi sous la douche une fois par jour Et eh bien on économise par personne 4380 litres d'eau par an Ah bah voilà, moi je contribue à la planète D'accord <rire> Et oui, c'est énorme hein. Du coup beaucoup. on peut l'avouer, voilà, on fait tous pipi sous la douche Et on a bien raison de le faire Ouais, oui. alors je donne d'autres raisons aussi -y parce que ça vous fait économiser du papier toilette Forcément oui. C'est plus hygiénique parce que forcément quand on fait pipi sur la, la douche Et eh bien notre sexe est plus propre après D'accord Et dernière raison, ça c'est plus pour toi que moins pour les filles peut-être Parce que c'est une manière de marquer son territoire c'est moi, voilà. moi je suis un vrai homme la douche est à moi la douche Batman. est à moi ouais, est ça. je fais pipi dans la douche comme ça je dis elle est à moi n'approchez voilà. pas donc faites pipi sous la douche je me pose quand même une question comment c'est arrivé que tu nous fasses ce bon plan aujourd'hui Bah écoute non je ne pas je vais pas te raconter comment c'est arrivé non, pas. voilà bon bon plan d'Élo pour ce vendredi mais écoute je suis impatient d'être lundi Si tu c'est dis... un peu n'importe quoi mais ça me fait beaucoup rire les bons plans d'Élo tous les jours euh, vers 9h30 <rire> ils nous passent des bons trucs on va faire pipi sous la douche du coup maintenant c'est bien hein, <rire> je, je sais fais confiance quoi, pour ça je sais plus quoi vous dire il est temps que cette émission se termine bon, on va s'écouter olivier Dion pour la suite des hits et les touristes sur énergie et puis là voici cheat Codes, bienvenue il est 9h37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 Sex. Mm. I'm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 9 h 43 on est sacrément à la bourre pas bon, allez, On va s'écouter des euros pour la suite J'adore, on va se mettre l'été dans les oreilles Et puis là on va retrouver notre Loan Notre larbin de l'été qu'on envoie tous les jours Dans une ville, faire euh, toutes sortes de trucs, n'importe quoi Loan, Loan, tu es à Warham oui. Tu avais je trois tu défis aujourd'hui La boule de ouais. bowling, tu devais aller nous chercher des termites Et euh, tu devais euh, nous trouver, je ne sais plus Le CD de Black Le CD de Black M, c'est Black Black Pour le reste, on en est où Pour le reste euh, c'est la loose. Je tiens quand même juste à remercier les deux auditeurs, Margot et Alex, qui sont venus me rejoindre, on a essayé de trouver la boule de bowling à travers tout le marché, on a fait euh, je crois 3 km à pied, on a rien trouvé, donc c'est la loose. <rire> d'accord, donc euh, défi par avis, si on est d'accord. Défi euh, sur trois Ok bah écoute on va te rappeler dans cinq minutes ton gage, tu vas devoir me trouver n'importe qui, euh, qui va me chanter bon anniversaire sur Antenne, puisque c'est mon anniversaire, ah, voilà, je me fais plaisir à moi, <rire> comme ça pour moi tranquille. Ah. Bon ben parfait, je, je me mets à la recherche Kevin. Ça marche, on te retrouve dans dix euh, minutes hein, même pas, allez, euh, allez, dans allez, 5 allez. minutes. À toutes. À toutes, Lohan. Tout bon, bah, ouais, bah alors, je vais avoir ma petite chanson d'anniversaire juste pour moi, ça me plaît bien. J'aime bien cette idée, je suis bien ça, de ça va, va être mettre. sympa. On va la retrouver <rire> tout à l'heure, Lohan. <rire> ouette, ouette, ouette, ouette. n'importe quoi, mais j'adore. 6h, 10h. Les touristes sur Énergie. Avec Kevin et Héloïse. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chaque voyage.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 Mister todo el mundo, el taxi, se todo del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. En el taxi, la conocí caminando por un bar street Estaba sexy, pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el que dijo, oye mira esa mujer, está dura, dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, qué chula. Hola Con culo de mula y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva. que hace vi? Sí. Yo la conocí en un taxi. Yo la conocí. Le dije tú tienes novio. Ella dijo que sí. ¿Cómo así? Entonces qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi siéntate aquí. Sí. Que naguera aquí. Sí. Que naguera aquí. You look like a freaky. Dame cerebro y pinky Tu dedo y niki. que pone kinky. You put it in places that I would never think it right. Ella De todo, de, todo, de todo. Hey. Energy. Merci d'être avec nous ce matin, on est le 22 juillet, on est super bien, on va direction le week-end wow Ça Grand. fait plaisir Et ça va être gros week-end pour toi hein, demain ouais. ah, C'est vrai Et okay. aujourd'hui d'ailleurs ouais, <rire> totalement. Alors on, est, on va la faire gagner cette trottinette, on vous en parle depuis lundi, la fameuse trottinette Oui, la super trottinette Alors, euh, on a Nathalie qui est avec nous ce matin, salut Nathalie Salut Bon Nathalie, tu te déplaces en quoi jusque-là ah Poney bon Tu te déplaces comment pour le moment Poney euh, <rire> Oui en poney Ouais poney Bon Nathalie, euh, tu as entendu parler de cette fameuse trottinette qu'on offre euh, cette oui, semaine. Trottinette qui va jusqu'à 32 km heure. Et qui fait jusqu'à 28 km Faut voilà. pas oublier Ouais ouais ouais, tu ferais oui. quoi avec cette trottinette toi Nathalie Ah mais c'est pour euh, mon petit garçon en fait. D'accord, euh, attention à y 32 km heure, mais, lui, voilà, <rire> un, oui, mais bon. un casque des euh, ah, <rire> protections et tout, hein, parce que sinon c'est dangereux. Oui, bon, oui ouais, il vaut mieux, il vaut mieux. Nathalie, j'ai une bonne nouvelle. La trottinette, je te la file, c'est gagné Magnifique on t'envoie ta trottinette et il s'appelle comment ton fils Roméo Roméo en trottinette, voilà, Roméo va aller emballer la trottinette Ah Ça va être super enfin, chouette Avec ça, il va te ramener des filles à la maison, fais gaffe hein. Oui, oui, mais bon, c'est pas grave Ah ça va. <rire> si c'est avec la trottinette, il a le droit Oui, voilà, voilà, C'est oh, okay. ah, génial, depuis lundi, en fait, euh, voilà, je vous écoutais, donc... Euh... Mais ne change, rien, ne change rien, continue à nous écouter, oui, c'est oui, très non, bien non. comme ça. <rire> bon, Nathalie, bah écoute, je te fais de gros bisous, éclate-toi bien avec la trottinette. Euh, tu ah, nous fais des photos, merci. tout ça. Hein, on veut voir Romé en trottinette Oui, oui euh, sans problème, on, on les mettra en fait sur il n'y a pas de Ça marche, bien. ok. Encore merci à vous. Je te fais bisous. bisous, Nathalie. Salut, à bientôt. Bonne vacances, oui, bisous, à bientôt. Eh, c'est bien, la trottinette est partie. Moi, je suis content. Elle, est est, elle, elle va être, pas, être super quoi. contente franchement. Alors euh, putain j'ai tellement de gens qui sont en attente que je ne sais plus. Ça va aller Alors c'est Daniel c'est ça qui vient avec nous là Oui c'est Daniel. Daniel, Daniel. Daniel. Ah, Vous avez remarqué que tout est improvisé là Allez <rire> Allo Daniel Allo Comment ça va Ça va bien avec toi T'es sûr que c'est Daniel C'est Daniel Non, c'est pas Daniel Je sais pas, ça te dit rien cette voix Allô allô allô. allô Oui, non ça me dit rien. Oh. Allô C'est normal. Ah oui. c'est ah Avec l'accent, la, ça va, j'ai capté. Mais non, c'est normal. Pour moi, le réveil n'a pas été trop dur. C'est pour ça, ça a été. Ouais, parce que c'est à cause d'elle. si Hier, je suis allé dormir très très tard. Et c'est qui elle On va savoir. Oui, savoir ah, c'est ma cousine. Ah, c'est la responsable la de toutes de mes Kevin. soirées trop tardives. <rire> Une bonne influence. C'est Chloé qui est là. A... Chloé, elle voulait te dire un petit message, Kevin, pour ah ouais, son anniversaire. Vrai. Bah oui. Oulala. Bah oui. Vas-y, <rire> Chloé. Oui, euh, et ben voilà, hein, ça fait quand même un petit peu plus de maintenant un an et demi. Je veux dire qu'on s'est beaucoup rapprochés et maintenant t'es devenu comme un frère pour moi. Et euh, ben voilà, je te, je te souhaite un, un joyeux anniversaire et encore plein de conneries par la suite et, et tout le reste, quoi. Tu sais bien. <rire> il en met l'argent, il est ému. Hein, notre ouais, il est ému là, on le voit, non, il les est, trop vidéo, qui... est super adorable. <rire> Ah ouais? Et maintenant je suis tout gêné. Honnête anniversaire, ah. Kef okay. bon, Kef. Ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Moi, je te fais des gros bisou. Fait tout petit Et on va, on va les fêter tous les deux de toute façon, ça va être bien. On va être raconte ce week-end. C'est bien, vous avez Encore. décidé de me, me faire fleurer à la fin de, de l'émission, c'est bien, bravo. On, on essaye quand même, mais on est au bord là. Ah, es trop mignon. Allez, Allo, merci, je te fais des gros bisous. Un bisou. Euh, pour une fois je sais pas quoi dire Moi qui ai tout le temps plein de trucs à dire Je ne sais pas bah, écoute 30 ans c'est un cap hein, <rire> <petit> loulou. <rire> Bon je te fais des bisous Chloé Oui bisous euh, Il nous reste Loan <rire> C'est Émission totalement bordélique On n'a jamais vu une émission aussi mal organisée <rire> Loan, Loan est-ce que tu m'as trouvé euh, ton gage Oui eh ben, le gage était de, de faire chanter Enfin euh, de faire chanter un, un artisan euh, du marché euh, Joyeux anniversaire pour son anniversaire d'aujourd'hui C'est ça Ouais c'est ça Eh ben écoute, je suis avec Jean-Pierre, c'est ça. Jean-Pierre qui tient l'Opama l'épicerie. C'est une très belle épicerie au marché de Warham. Bonjour Jean-Pierre, ça va bien Très bien. Et vous Super, super. En fait, je dois donc réaliser le gage, c'est-à-dire de chanter Joyeux anniversaire à Kevin de la radio Énergie. Alors, je te laisse peut-être faire le top, Kevin. Allez, c'est moi qui dis top, parce que à toi, de top. Je vais faire moi, cinq. 3, 2, 1 Allez-y Jean-Pierre Joyeux anniversaire Kevin Joyeux anniversaire Kevin Joyeux anniversaire Kevin Joyeux anniversaire Bravo, ouais. bravo, merci ouais. Jean-Pierre Je Jean-Pierre Il déchire à Jean-Pierre C'était magnifique, franchement is... oh, oui On va faire une on va faire une queue de eh voilà. avec Jean-Pierre, on va arriver sur le marché de Warem. Eh, c'est ça en plus. Ah, si, si, si vous voulez croiser Jean-Pierre, c'est l'Opama qui est ici euh, au marché de Warem. Ok, ça va. On fait des gros bisous à tous les auditeurs de Warem qui t'ont aidé ce matin pour ces défis. Malheureusement, défi filles Il va falloir que tu relèves la barre. Défi raté, tu as ah, Malheureusement, défi raté. Oui, Il est temps que ça se termine. Ce... C'est ce que j'allais dire, défi, euh, défi raté, gage réussi. Et moi aussi j'ai quand même un petit mot à te faire passer. Ça fait deux ans que je suis sur énergie, deux ans qu'on se marre tous les jours. C'est vraiment un plaisir euh, de travailler avec toi. Et euh, je pense que tu, je suis même très sûr que tu iras très très loin. Euh, en radio, et je te fais plein de bisous depuis Warham. Eh, hey, merci, super adorable. Ah, on a je les te meilleurs te collègues sur Energy. On a les meilleurs auditeurs, vrai, on a les meilleurs collègues. Ça me fait super vrai. plaisir. Franchement, ce matin, j'ai eu plein de messages super adorables. J'ai reçu des SMS. Il y avait les auditeurs Profit. qui étaient là. Il euh, y avait Lohan qui me fait des petites déclarations. Il m'en a déjà fait hein, quand il ouais, a ouais. Bu, vrai quand il avait bu un petit ouais. peu trop de bouteilles quand on sortait. <rire> et puis, attends, il faut qu'on oublie. J'ai quand même aussi un petit mot de Pauline qui te souhaite un jeu merveilleux anniversaire, mais qui travaille ce matin. Ouais, ah c'est vrai qu'elle travaille jusqu'à Et n'oublie pas la bouteille de Pilar qu'elle. Faire, hein, quand même, ouais, oh. anne o, elle m'a ramené une bouteille. Pinot noir 2011. Hein, Pinot noir d'Alsace. Je vais pouvoir me défoncer. Non, alors, soyez prudents avec l'alcool. L'alcool ouais, est si très bien. mauvais pour la santé. anne laurence est une cascadeuse professionnelle. Avec toujours. modération, toujours. Et il y a Tanguy qui débarque pour la suite. Oui, anniversaire. Merci. J'ai euh, pas de cadeau. <rire> C'est voilà. ah, toi le mec qui arrive en soirée qui dit J'avais une idée de cadeau, ouais. mais j'ai pas oublié de l'amener. Et puis ben, et, et, voilà, on va dire ça. On va dire J'avais envie de dire autre chose, mais je vais pas le dire. On a trouvé le faillot qui fait croire qu'il en Cadeau, mais qui n'en a pas d'accord. <rire> bon, Tanguy prend le relais pour les plus de 40 minutes de à la suite. On vous dit ciao, ciao tout le monde. On se retrouve lundi. Bisous, Milo gros bisous, Kevin. Et Profite même, bien de ta journée. T'as encore été adorable. On a toujours pas <rire> mangé ton gâteau. On va on le faire. Bisous, Manlo de la Rédac, <rire> bisous, mon petit kefkev on, bon ouais, on se retrouve merci, lundi. encore On se de bisous et puis ciao, ciao, euh, Tanguy aussi. Bonne émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ciao tout le monde. On se retrouve lundi à 6h. 6h 10h Les touristes sur énergie avec Kevin et Eloïse. I, shot alone, but I can't hear a word you say I'm talking loud not saying much. I'm criticized all your bullets ricochett. you shoot me down. But I get up prove nothing to lose Fire away, fire away Ricochet Me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted below. Raise your voice, but sticks and stones may break my bones. I'm talking. vous devez travailler aujourd'hui sur Energy. On vous accompagne avec Soprano qui arrive juste après Kings, Il est 10h.